rillo pan Maybe I'm barely alive Maybe you taken my shit for the last. Journée pourrie C'est Coé, c'est le Bifor 17h, 18h sur Elias Bonjour Nous sommes de retour, il est 17h Merci d'être avec nous dans la voiture, j'espère que vous passez un moment Même si vous n'êtes pas dans la voiture, dans ouais. les magasins, partout les, les gens qui bossent avec nous, les gens qui sont dans les camions Dans les bus, dans les... Dans les, les chauffeurs de taxi, les pompiers Les les CRS qui se reposent dans le camion Qui ont ouais. eu beaucoup de boulot Tous les CRS de province qui sont montés à Paris Et dans tous les endroits de France parce oui, parce ouais, ouais. Des fois ils sont repartis dans d'autres endroits le lendemain Quel week-end, mais quel week-end de Mon tristesse. Dieu. Alors évidemment, on ne saluera pas les casseurs, mais une pensée pour ceux qui euh, venaient dans cette manifestation de façon euh, pacifiste, qui avaient des ouais. choses à dire. Une pensée pour les policiers parce que parce que voilà les gars font leur job et s'en sont pris plein la gueule. Il y a eu des images absolument terribles et eux, ils sont obligés d'être là. Et je crois qu'ils sont fatigués depuis des mois mais et des ça. mois où bah on oui. leur demande ouais, d'aller à droite, d'aller à gauche, d'aller de faire des journées entières. Donc voilà, c'était un week-end désolant. désolant. il Quel des... mot Il y a eu des images alors il y a voilà il y a eu des images il y a eu des images terribles il y a eu des images incompréhensibles le lac de triomphe je sais pas ce que vous en avez pensé Ah non ah, Non, une, non ça jeu. se fait pas Parce que moi je fais partie des gens voyez je, je, je une boutique elle est là, il y a une vitrine il y a des sacs à 10 voilà On pardonnera jamais les casseurs Mais je, je peux pardonner quelqu'un qui a vraiment Plus un centime, qui voit un sac tomber d'une vitrine Et qui se dit tiens je vais tenter de leur vendre Ça fera des sous voilà Il oui. n'y a, a rien à cautionner là-dedans Mais malheureusement quand tu es dans la détresse Il y a certaines choses qui peuvent se comprendre Mais allez ravager La boutique de souvenirs de l'Arc de Triomphe. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu vas faire avec des bouquins sur Napoléon avec, avec des petits arcs de triomphe en porte-clés Les pièces Les gars, les gars, les gars ah. devant les caméras qui est à, la, à la à la perceuse. Allez essayer d'avoir des pièces, ça ne vaut rien oh C'est des pièces souvenirs les gars ouais, oui, C'est pas, pas une monnaie C'est à dire non, que vous allez avoir normal, des emmerdes là. avec de, J'avais la monnaie Arc de Triomphe, vous aurez pas de baguette avec C'est pas des voyages Ça vaut, ça vaut, ça vaut rien euh, Non mais voilà, il y a eu des débordements euh, terribles ouais. Et c'est des, des images qui sont pas belles Et je me dis que vu de l'extérieur, euh, ces images ne sont, sont, sont pas très jolies oui, Et ouf. le pire, après, ceux qui nettoient derrière C'est des gens qui gagnent pas forcément très bien leur vie Qui ne gagnent pas du tout bien leur vie Et qui se tapent le ménage derrière de Et puis surtout, il y a un truc, c'est qu'on est plus années 70, à l'époque tu taguais un mur tu disais, hé hey, je les ai bien niqués pour les 10 ans qui viennent aujourd'hui il y a des produits qui font que ton tag dure approximativement une heure ouais, oh des donc des gens, pas, ne ouais, vous ouais. faites pas chier à taguer, ça s'en va tout de suite c'est comme si vous faisiez un gros truc tu sais' avec les stylos plumes, et que t'as un mec derrière avec les faceurs et voilà, <rire> ça, ça c'est fait c'est d'une débilité à l'état pur, sinon aujourd'hui nous allons vous faire sourire, nous allons voir pas mal de choses, tiens on reviendra là dessus dans un instant, avec dans la série je suis député, je viens parler à la télé la prochaine fois je bosserai mes dossiers plutôt que de l'ouvrir, on en parlera dans quelques minutes. Nous parlerons des champions du monde de l'actu Avec le prix des gilets jaunes Ça c'est un truc étonnant, on en parlera dans quelques secondes Dans l'actu tout court, on reviendra sur l'alcool au volant C'est pas bien, vous comprendrez pourquoi Un lait très étrange, un nouveau lait Très nutritif, je vous en parlerai tout à l'heure mmh. Nous parlerons d'un monsieur aux Etats-Unis Qui a été accusé d'avoir un gros sexe C'est quelque chose qui m'arrive ouais, bon. Je ne ah pas bon que ça pouvait... Ah, le gars, on est fier On en parlera tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi Nous aurons le top des films qui font pleurer Oui, parce que nous sommes début décembre c'est pas encore Noël, on est un peu en entre-deux Il a fait un temps dégueulasse ce week-end Vous mettiez la télévision, vous aviez des images de manifestations Et vous êtes petite, dit Tiens, je vais me finir avec un film triste, triste Nous ouais. avons le top 10 des films les plus tristes Qui ont été les plus regardés au mois de novembre Vous êtes maso, hein Il y a des gens le top tout à l'heure également des conseils pour qu'un couple dure toute la vie. Oui, c'est possible. Écoutez-nous et vous durerez toute la vie aussi. La compile des gilets jaunes bykin V puisqu'il sera notre invité tout à l'heure qui V nous aurons dans avec les stars, c'était la finale. Oui. Petite finale hein, ça a pas été suivi par euh, énormément non, de gens. Moyen hein. moyen. Finale honnête hein. Donc euh, qui a gagné Clément Clément Rémiens, Rémiens. Rémiens. Rémiens. on l'avait dit. Voilà, on l'avait Je l'avais pas dit au début. On l'avait dit. Je l'avais dit les jeux sont faits ici même là, il y a il y a quelques semaines. Tu mais je le sentais, je dis, les jeux sont faits, ne regardez pas le voilà le gagnant. C'est si, euh, l'acteur de TF1 de Demain nous appartient. Ah voilà, c'est ça, j'ai ouais. jamais regardé. Donc en tout cas, nous aurons Jean-Marc Généreux qui en parlera tout à l'heure et Kinvé qui sera notre invité. N'oubliez pas, on a plein de surprises dans les jours qui viennent. Mercredi, on aura Christophe. Mercredi, c'est au Prado. Elle était connectée ailleurs Il y aura Claudio Capéo qui viendra nous voir jeudi. Et avant de vous présenter Toute l'équipe, merci à tous ceux qui nous écoutent Avec la énergie partout dans le monde Ceux qui vont nous réécouter en podcast demain C'est lundi, c'est une nouvelle émission Mais je vous disais, commençons par cette députée euh, Dans la série, je me déplace à la télé Puisque aujourd'hui, toutes les télés veulent des gilets jaunes Et se disent, il faut qu'on ait l'autre côté oui. Donc l'autre côté, c'est obligatoirement quelqu'un Qui est oui. proche de, de la majorité, bien sûr Élise Fajolès de La République En Marche Élise eh comment Fajolès. Alors Élise Fajolès, on vous embrasse, ça se passait chez, chez Morandini Et il y a quelqu'un qui lui pose une question Et qui lui demande Le prix du SMIC Alors écoutez bien Ça va très très vite Il est à combien le SMIC alors je, je, je, alors je vais vous dire Vous me fait, faites une colle En effet Je ne connais pas Mais vous vous rendez compte qui... Mais non monsieur Et après vous je dites Que, que vous êtes représentative du BAP Mais, mais, mais madame, je, je madame, sais qu'il est difficile pas, Vous savez madame, pas, pas madame, combien il est madame, le SMIC Mais, la la mais la je, madame, je sais que c'est difficile De vivre avec le SMIC Ah oui alors Je voudrais qu'on revienne Sur cette banalité Alors c'est combien le SMIC Alors je... Non non non Des mots des mots Alors je... Non non Non ça ne veut rien dire Il est à peu près à combien à 1000 euros près madame Je, je, je alors je vais vous dire vous me faites vous me faites, une, une fourchette colle, une donnez-nous donnez une fourchette même, même une cuillère. Donnez-nous n'importe ah, quoi mais allez on va dire à 2000 euros près. Alors je je, je, ah. alors je vais vous dire, vous faites vous me faites une colle en effet. Alors on va vous proposer un truc exclusif qui n'a jamais été fait. <rire> oui. Nous allons rentrer dans le cerveau de cette députée au moment où la question est posée. Et à combien le smic oh, Merde Je m'y attendais pas à cette question, j'avais tout révisé mais pas ça. Oh. Bon allez, fais appel à ta mémoire sur les questions pièges. Alors, le pain au chocolat, c'est entre 12 et 14 euros non. Le ticket de métro, ça doit être 3 centimes ou ouais, je crois que c'est ça. Euh, le litre de lait de soja bio, je crois que c'est 1,80 € chez Carrefour. Ça, ça oui. j'en suis sûr, mais le SMIC, bon, j'ai envie de dire 3002 mais euh, ça doit être une connerie. Ah, vite vite, dis un truc intelligent. Alors, je je je Non, c'est pas intelligent ça. <rire> de l'équipe il s'est baladé dans Paris ce week-end petite course de Noël il en a profité pour essayer un nouveau parfum Yuki Peak de Lacrymo parce il était il était là-bas on en parlera ouais, tout à l'heure c'est la tendance de cet hiver c'est Bichette le réalisateur de l'émission bonsoir bonsoir Maintenant, s'il ouais. fait un pain technique, il dira « je vois pas », c'est les yeux, c'est les je yeux. Je pleure. Il est toujours dans la découverte de sa nouvelle vie d'homme indépendant. Ce week-end, il a découvert que l'on devait changer des sacs d'aspirateurs quand ils sont pleins. Et oui, un jour, une découverte. C'est notre Indiana Jones du ménage, c'est Mico. Ouais. Ça ne se vide pas. Non, Pardon ça ne se vide pas, ça se change. Mico. Les CRS... <rire> Je et que... ça devait être merveilleux quoi. Ça devait être merveilleux quand la personne a dit mais, mais, mais monsieur mais comment vous mais monsieur ça change. Alors je, je, je... Les CRS la supplie de les rejoindre car avec elle sur les champs les casseurs tiendrait pas 5 minutes, c'estouf de pour le Bravo. Lui est allé sur les champs pour protéger un lieu emblématique, le Burger King. Il est resté devant et croyez-moi, personne n'a pu s'en approcher. Il ah, faut pas toucher à ses whoppers, ni ah à ses double whoppers. C'est mon Jeff qui est là. Bravo. Bravo. Et enfin, il a profité de ce week-end pour créer sa propre calendrier de l'avant Chaque petite case cache un nouveau hashtag tous les jours. Aujourd'hui, c'était... se dit pas qu'on est lundi, mais... <rire> Ouais, je vais rester sur le Calendrier Kinder, c'est Bordas Merci de nous avoir choisi. Kinvis sera notre invité tout à l'heure. J'espère vous passer un bon moment avec nous. Les champions du monde de l'actu dans 3 minutes, ne les ratez pas. Et sont fantastiques fantastique. Évidemment, il y a encore une petite info sur les gilets jaunes. Obligatoire. Bon courage pour ceux qui bossent et ceux qui nous écoutent. What the hell do you mean? I've got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 which is sur Instagram, sur Twitter, Koé officiel pour les deux, vous me suivez, puis on se fera des follow and follow bientôt, on reviendra là-dessus, vous vous souvenez C'est-à-dire que d'un seul coup, je vous poserai des questions de fidélité de l'émission, vous pourrez suivre ou toute l'équipe vous suivra, y compris moi, et si à un moment donné il y a un truc, une, une seule mauvaise réponse, c'est tout le monde vous follow C'est dur, je sais, c'est dur. Vous oh. voulez gagner jusqu'à 10000 euros 7 10 12 par SMS Météo au début de votre message. Vous allez, j'ai mis une enveloppe à 1000, une à 5000, une à 100, une à 10000, une à 200, une à 5. 7 oh. 10 12 par SMS pour gagner jusqu'à 10000 € à quelques jours de Noël et tout à l'heure, je vous expliquerai dans lave là, là cette semaine Vous oui, allez ouais. pouvoir gagner euh, grâce à but Un truc de fou Je peux vous le dire en deux mots oui En gros ça va être un jeu complètement dingue Vous allez venir en famille Je vous lâche dans un magasin but Vous aurez 3 minutes pour prendre ce que vous voulez oh, c oh, c oh, c Un quelques ouais, quelque jours de ouais. Noël Elle est belle l'histoire ah, ouais. ah, Le tcharnage, tcharnage. Ah bah, je, tcharnage. Ah bah, Jeff c'est frigo Mais jamais vous vous ferez plaisir Il y aura un nouveau hashtag tout à l'heure Voici les champions du monde de l'actu Oh, rapidement, les champions du monde de l'actu, vous savez, on parle beaucoup des gilets jaunes. Et quand on cherche sur Amazon le terme gilet jaune, il y a plusieurs modèles. Il y a des internautes qui comparaient la prix des gilets jaunes sur Amazon entre le 1er et le 30 novembre, donc ouais. avant le début du mouvement et au moment où beaucoup de gens en parlent. Mais il se trouve que certains modèles ont augmenté de 46%. En moyenne, vrai. le prix d'un gilet jaune a augmenté de 22% en un mois. Donc si je résume, là, à l'heure à laquelle nous parlons, le gasoil baisse. Hum ouais, il, a ouais. baissé, oui, oui. Ah, il a baissé oui. Les gilets jaunes augmentent C'est donc le monde à l'envers Ça veut dire que bientôt On va avoir des gilets jaunes Qui vont manifester Contre les gilets jaunes trop chers <rire> trop chers C'est une à la escroquerie Deuxième champion du monde C'est Joule Ah il y avait longtemps Qu'on n'avait pas entendu parler jules a apporté son soutien Aux gilets jaunes ouais. En déclarant dans une vidéo Force aux gilets jaunes Sur le grand-père Ils ont raison Alors voilà une casse ok voilà. ouais. bon, C'est son truc à lui Big ouais. Flo et Oli aussi Ont apporté leur soutien Et là il y en a une Qui on l'a pas l'a C'est Afida Turner, l'ancienne participante du Loft Qui a dit qu'elle s'était personnellement touchée Par la détresse des manifestants Et on y voit une résonance à son histoire Vous vous souvenez d'Afida Turner Bien sûr, évidemment Elle est sly Et qui avait fait une émission sur énergie douce Sans voilà bah oui En fait c'est ça, elle devrait plutôt défendre les sans-culottes Que les gilets jeunes Super champion du monde dans le Finistère et le Morbihan des stations-service sont en panne de carburant Et évidemment parce que les jolis jaunes bloquent les raffineries en faisant des feux de camp Vous vous souvenez, on a eu ça Qu'est-ce que vous faites oh, Un feu de camp à côté de la ouais, raffinerie ouais, va. On est bien Non, c'est des gilets oranges en fait Les entreprises du BTP ont mis leurs gilets orange de chantier Et protestent contre la suppression de l'exonération fiscale du gazole non routier Vous l'avez compris, il y a donc les gilets jaunes, les gilets orange les bonnets rouges Voilà collection, automne-hiver, des Eagles de l'année prochaine, j'espère que vous y repérez. Bon, on Là, il y a une couleur par semaine, je ne sais plus où on en est. Voici Kenji sur énergie, 10 000 euros à gagner, 7-10-12. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé, maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. si te viennent des larmes, viens d'en me les donner tant le git C'est pour ça qu'on est fait Ti j'ai pris le temps de t’écrire Une mélodie en but sourire Ti gauche j' mis Le temps pour le dire Mais mon ami, je suis là pour le pire. de toi sur mon coussin de moi dans 2 ans tu verras on en rigolera si ça part en bagage on jouera mains. Les gitanes, les gitanes, Dieu à 80 légitant légitant tu nous donnes des points chaque fois j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie on met le sourire chaque fois le temps pour le dire mais mon ami je suis là pour le pire ne qui pas mais ne reviendra pas c'est du temps pour se voir oui pour qu'on parle de toi si ton coeur est en van apporte le dans l' air. les git on est bon bricolaur Tigon j'ai pris le temps de t'écrire mais' dit en mille le sourire thigo j'ai 10 000 euros à gagner dans un instant, nous reviendrons sur le top 10 des films les plus tristes que vous avez regardé au mois de novembre. Courageux, nous reviendrons sur un nouvel animal que nous pouvons traire, vous ne rêvez pas. Nous aurons également le hashtag du jour, c'est quoi Bordas rend un film plus Noël. rend un film plus Noël, vif de Jeff euh, Papier cadeau, fait la résistance. Il est fort, il est oh fort, la bim. La du la tac, la la tac. La. est très très fort mon Jeff. Et puis dans un instant également, nous reviendrons sur un monsieur condamné pour avoir un trop gros sexe. Ce sont des choses qui, <rire> qui eh, peuvent on arriver. Pas vrai. Nous reviendrons sur la finale de Danse avec les stars avec Jean-Marc Généreux et ça J'achète yes. yes. yes. Et la compile des gilets jaunes Bykin V Qui sera notre invité Restez là Il va se passer plein de trucs A tout de suite. Vous savez que votre radio Est allumée sur Énergie Parce que vous entendez Les plus gros hits. Toute la journée Toute la journée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 une spéciale et on se fait un mini concert dans le hall vous rêvez de voir soprano vous l'avez jamais vu en concert venez nous voir énergie 22 rue walleau soprano en live à 19h50 dans un instant jusqu'à 10000 euros vous voulez gagner des sous 7 10 12 par sms mettez co au début de votre message et je vous appelle vous trouvez la bonne enveloppe et vous gagnez donc jusqu'à 10000 euros quoi qu'il se passe si je vous ai au téléphone vous gagnerez des sous je change de mix en même temps pendant que je parle Ça fait plaisir Zap Télé Mico, Dans un instant De quoi nous parlerons On se fera un spécial réalité Puisque toutes les émissions Sont terminées co Comment comment <rire> ouais, ouais je sais On va être en deuil Mais <rire> toutes les émissions Il n'y a plus de téléréalité C'est fini les Mais qu'on va mettre fini. Énergie 12 Et euh, c'est la trêve C'est Noël Rires <rire> j'ai envie de dire à tous ces petits jeunes que le cerveau se repose. Bien ah sûr. oui, il faut quand même être en sinon c'est trop compliqué. Alors, il faut quand même que je vous sont dans le four. Il faut je... C'est très classe. Hein. Ah très classe. Elles pas être partout. Classe à l'américaine. Bravo madame. Euh avant que je vous parle des 10 films les plus déprimants que vous avez peut-être vu, une info qui est sortie aujourd'hui des scientifiques chinois de l'Académie des sciences de Yunnan. Alors évidemment personne n'a jamais vérifié si elle existait mais c'est dans le journal donc on le croit. Ont mené des recherches sur une espèce où on peut avoir un lait nutritif très très fort en, en éléments nutritifs, en sucre et en gras. Quel est ce nouvel animal Vous avez 20 secondes. Euh, la nesse. Non, bah non, ça existe déjà. Pas des oui, ça... scientifiques qui vont se mettre sur un lait qui existait déjà. Je sais pas, c'est un fruit C'est un flux d'un ah, animal. Ça, OK. Très bien ah, voilà n'y cotais pas énoncé Mais tu, tu as combien de mètres de moi Je ne euh, Le cochon d'Inde Le cochon Ah le taureau ah, Je un truc non. original Le taureau, le taureau non, Du lait de taureau Mais il est magnifique Bravo Bordas Du lait de taureau C'est un mâle Ah d'accord Ok Le phasme Non mais non euh... C'est une couleur Non, euh, ce... du... Attends, euh, du serpent vous trouverez pas c'est dans, dans, dans le même genre c'est dans le même genre une araignée ah. c'est une araignée c'est euh, une araignée sauteuse qui s'apparent à l'apparentence d'une vrai elle a un lait entière extrêmement nutritif alors dont à mon avis déjà tu le mets dans du konyaman je pense que tu fais des cas plus que de lingots d'or tellement c'est nutritif mais c'est pas tellement ça comment tu vas traire? une araignée sauteuse <rire> c'est de... ah la volontaire tu... une fois que tu l'as chopé elle arrête de voler elle veut plus sauter comment tu fais il va vont... Ils... en falloir p'tits. aussi si... <rire> Ah, ouais, non, ton... ah non et tu fais pas un gâteau avec une araignée hein. Je pense que, que c'est des bouteilles de Playmobil Que tu remplis ouais, Ça va pas être très facile Allez je vous fais le classement des films les plus tristes ah, ouais. Au mois de novembre C'est généralement novembre et janvier et février en sont... février non il y a la Saint-Valentin qui revient Mais généralement janvier et novembre Tu as raison Janvier et novembre sont des moments très durs ouais. C'est pour cela Que j'ai décidé de vous faire le classement Des 10 films qui font le plus pleurer Numéro 10 Je vous mettrai les musiques qui vont avec Elephant Man Ouais il est triste oh Ouais c'est triste. triste Ah ouais Neuvième La Ligne Verte ouais. Bon les musiques vont avec hein, Vous attendez ouais. pas Une lambada C'est <rire> Huitième La liste de Schindler ouais. oh, Ce film Il est fantastique Septième Si vous n'avez pas assez chialé Avec La liste de Schindler Je vous remets un petit peu De La Vie est Belle Ouais est magnifique Terrible Alors là J'ai pleuré mec Je devrais pas le dire, je suis à la radio là oui, Non, non, non je suis resté un bonhomme, c'est parce que j'avais une poussière dans l'oeil Nous les hommes on n'ose pas pleurer vu que dès, que, dès que ta copine elle se retourne elle fait Tu pleures Non, n'importe quoi, quoi, ah, quoi Ça n'a rien à voir, 7 e Sept, Le Roi Lion ah, ouais, oui. C'est l'un des films qui fait le plus pleurer Je sais pas triste Mais moi quand tu montres le petit en haut du rocher Avec les zèbres oui, et les zébus qui se penchent Moi je trouve ça mignon Ah oui oui c'est vrai C'est un dessin animé en même temps Ensuite 6ème Forrest Gump Ah oui Bah ça c'est pas si triste que ça Arrête si, ah, si. Bah, Il euh, perd euh... sa maman, il perd sa femme, il perd tout le monde Tiens en parlant de perdre sa maman Bambi oh, On l'a oublié la chanson non, ça part le début, Titanic oh, Les deux derniers, oh, derniers je vous les oh, Les petits oh, mouchoirs oh, on, oh, on, oh, on a tous pleuré Mais non moi j'avais une autre poussière dans l'autre oeil Et numéro 1 vous diriez quoi Les visiteurs 3 Crameur contre crameur Visiteur 3. Non, dans les films les plus tristes, il y a Les Bronzés 3. <rire> Ça c'est d'une tristesse de l'humour mais Non, non, on l'avait pas dit, vous l'avez pas dit Kramer Kramer. Non, mais ah, il aurait bien. pu. Moi je dis Love Actually. Oh, IT. E. E. E. est le film numéro 1 qui fait le plus pleurer. Alors parce que peut-être qu'il y a un peu d'émotion, je sais pas quoi. Voilà. Vous n'avez pas pleuré vous bah non, non, non. Dit, Si, si, cool. si, mais quand j'avais 5 ans <rire> Dans 3 minutes Je vous offre jusqu'à 10 000 euros 7, 10, 12 et vous allez pleurer vous aussi Hein, hein Tu oh, vas être chialé Je faire pleurer de bonheur Il y a jusqu'à 10 000 euros à gagner 7, 10, 12 en mettant courir au début de votre message Et je rappelle qu'après on a le zap télé de Mico Et ensuite les conseils pour que votre couple dure toute la vie Now I judge what I'm doing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 the end there ain't no science say so don't get your everything. tonight i may no promise i can do all them but i'll give you everything tonight logic is in the end there ain't no science here, so get your tonight. Tonight. <laughs> you ain't tonight is it loud? Somebody is calling I say I can do golden c'est the no so le bifort su énergie est que tout le monde a son enveloppe est que tout le monde est prêt oui, jusqu'à oui. 100 € Je sens eh vous quoi Je sens que ça peut tomber Et 10000 Oh je le sens bien j'ai envie de faire du j'ai envie de donner du plaisir et si c'est pas tombé là, dommage, je rajoute dans le dans le tas une enveloppe à 10000 parce que OK. Pour multiplier les chances. Deuage oh Jean-Paul avant. Non, je ne demande plus, parce que je connais la réponse. Non, voilà, je la connais. Stouf tu là Oui. Jeff aussi. Oui. Vous l'avez tous 7 10 12 par SMS, vous vous inscrivez à n'importe quel moment de la journée pour gagner jusqu'à 10000 euros Ça y est, c'est parti. Allô Aussi. Allo bon Bonjour Ana C'est vrai qu'il y a un, un petit côté d'Arcador. <rire> Joanna, c'est quoi Comment ça va ça va, merci. Je suis choqué. C'est vrai Pourquoi je suis hilé si que ça <rire> non, pas du tout, c'est que j'attendais pas. Voilà. Ah en même temps oui, c'est vrai que c'est le principe du, du truc par surprise. <rire> Johanna, tu fais quoi dans la vie Mais je suis maman, vous voyez, j'ai deux enfants en bas âge, Deux ans et demi et neuf mois. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu est-ce que ce que tu est-ce que, est que, est que les cadeaux sont déjà un peu choisis ou pas Neuf euh, mois, ils choisissent pas trop. pas trop. Ouais. <rire> On sait que la F. Je sais pas ce que t'en penses, mais on s'éclate pas trop sur les cadeaux d'enfants de, de, de 9 mois Il y a un âge non, où c'est... Ouais, il y a ouais, euh, bah, qui un raconte de toi C'est le truc qui fait poète poète le rond que tu mets dans le rond, le, le triangle le ça, le ou petit les batteries le et les cuitars qui font du bruit, oui, casser les oreilles Tu as raison, ou le cadeau que tu regrettes C'est-à-dire oui. tu as acheté un truc et quand tu l'as acheté, rien que dans la boîte il fait du bruit, tu te dis pourquoi ouais, Ou des freins qui pourquoi tiennent deux semaines Alors que j'ai vais offrir une boîte, il jouerait autant Alors attention Tu vas choisir la bonne enveloppe, il y a jusqu'à 10 000 euros, il y a 200, il y a 100, il y a 10 000, 5 000, il y a 5 euros aussi. Et 1000 euros, choisis la bonne personne, ma belle. Tu as un chéri, comment il s'appelle Mickaël. Mickaël. Il est arrivé bon, du boulot que vous... euh, et... Non pas encore, j'espère Mique... que vous allez être avec moi hein, parce que... La vanne arrive Mickaël est de retour <rire> C'est facile, c'est en dof à Attention, tu choisis la bonne personne <rire> Alors les prénoms s'il vous plaît parce Ah prénoms, tu as raison, je... non mais tu as raison Pour tous ceux qui viennent de nos joignes, tu as raison Pas bien Coco, pas bien Je te redonne les noms, il y a Souf, et à a moi Coé Il y a Jeff, il y a Bichette le réalisateur Il y a Bordas qui ne fait rien Il y a Miko Concentre-toi <rire> Bon ben alors bichette Bichette Attention tu te concentres mon bichette Je tremble Si tu me le sors l'enveloppe le Si tu sors le truc à 5 euros je, ah, je, je te préviens euh, te... ah que... Elle pleure 5 euros moi je te tape 5 euros nous te tapons et elle pleure C'est toi qui a mal et c'est elle, elle qui pleure Bon bah je vais... je vais me planquer Je vais avoir mal et puis tu vas pleurer C'est pas 5 ça commence par 5 Ah oh C'est 500 oh, €. Joana, on t'offre 500 euros ma chérie. Oh là là, merci beaucoup. Merci. 500 ouais, €. Ouais, ouais. ouais. Joyeux Noël avec un petit peu d'avance. un bisou pour les enfants. En gros, c'est moi qui gère le le la, la soirée, le cadeau de Noël, tout ça c'est pour moi. D'accord Et le jouet qui fera pouet pouette. pouette. <rire> Je te fais oh un gros là bisou. Là, merci, merci, merci. J'ai <rire> j'ai bichette sur tout chez celui qui avait oh. les sous dans sou continue de nous écouter tous les soirs.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 Je le jurerai, je, je, je n'est plus à la mode, pas compliqué d'être heureux. Le n'est plus à la mode, pas compliqué. Que n'est plus à la mode, pas compliqué d'être si juste heureux, si tu voulais je le serai. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé oublie que tu as perdu tout ce que tu avais c'est sans soi juste heureux. si tu voulais tu le serais tout il faudra tout oublier tout oublier croire il faudrait tout oublier oublier toujours mais là j'ai toujours je ce bonheur si je le veux je le L'esprit n'est plus à c'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué que L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être... C'est simple, juste heureux. si tu voulais, tu le sais. ou 18h l'émission en public, ne ratez pas, vous venez nous voir aussi en public pour Soprano pour tout le monde. Soyez dans le studio, vous faites co-et-public-at-énergie.com. Pourquoi souris-tu bêtement C'est quoi les paroles de la chanson, Coco Le spleen n'est plus, ah, plus à la mode C'est pas compliqué d'être J'aime beaucoup cette chanson, j'aime beaucoup ce titre T'as dit l'esprit n'est plus à la mode. J'ai dit le spleen le spin. Il a dit le, le spleen. Ah ok, d'accord, il y a une scission. Non, le, ouais. spleen. le spleen. Ok, très bien. C'est un putsch. Ah ok, d'accord, une remédie, ok. Très bien, je voudrais juste vous dire un truc avant le zap parle de cet homme, c'est une affaire assez important. Avant qu'on ait tout à l'heure Jean-Marc Généreux qui nous parlera de la finale de Danse avec les Stars, un homme était accusé de s'être caressé dans le métro à New York. Et bien il vient d'être acquitté parce que la femme qui était en face l'accusait de s'être touché l'entrejambe alors qu'il était en face d'elle. C'est pas le tout. Elle a déclaré que le pénis de l'homme était gros. Et dépassé presque de son pantalon, ce qui n'existe pas dans la vraie vie. Euh, ouais. L'avocat de l'homme a expliqué qu'on ne pouvait accuser un homme simplement parce qu'il remettait son matos en place et qu'on ne pouvait pas condamner un homme parce qu'il avait un gros zizi. Donc tout s'est arrêté là. Non mais c'est fou ça. Oh ouais. et eh bien moi, je suis pour condamner les hommes qui ont un gros zizi. Je trouve ça honteux. Ça devrait être une prison ferme et longtemps. voilà Laissez-nous tranquille, d'accord Moi je suis un slip jaune, je veux la liberté pour le zizi. Et je veux qu'on taxe les gros, voilà c'est tout Comme ça c'est réglé, télévision micro Tu cries rarement je suis innocent quand on dit que t'as un gros zizi C'est vrai Alors on se fait un spécial télé-réalité parce que je suis un petit peu en deuil Toutes les émissions sont terminées ce week-end Profitons-en Voilà on commence avec la finale des 10 couples parfaits sur TFX Et Mélanite qui a du mal à choisir son prétendant Je n'ai aucune idée de qui peut être mon match Pour moi c'est un casse-tête chinois Et vu que je suis nul au sudoku Et ben là Le sudoku, grandeur nature, bah ça va être un peu bizarre pour moi Voilà, mais on dira juste que c'est japonais le sudoku, c'est pas oui, chinois Oui, oui, oui, oui Mais bon. qu'est-ce qu'elles qu -ce qu ont ces nanas de 20 ans à avoir des voix de jeunes moreau <rire> elles, ouais. mais, elles ont toutes, on a l'impression qu'elles ont toutes fumé 25 paquets de elle Elles gueulent toute la journée, forcément ouais, C'est ça, c'est ça Incroyable On continue avec la finale des Marseillais sur W9 Et euh, ce quiz spécial culture générale ouais. Attention Jessica c'est vrai que souvent elle est surprenante Elle peut être bête mais elle peut être intelligente Et là vraiment je mise tout sur Jessica Combien de temps Mais la Terre pour faire une rotation Attention. sur elle-même Jessica 365 jours <rire> 365 jours pour faire une rotation ah, oui. sur elle-même Non Jessica Mais c'est pas possible, j'ai appris ça à l'école Jessica, un jour, pas 365, ça fait beaucoup C'est vrai qu'au final, en réfléchissant, mais je me dis que je suis bête ah C'est bien de réfléchir Je croyais que c'était 365 Mais c'est un jour, c'est vrai, c'était le Black Friday Il y avait réduction Ah, 364 ah, près pas En même temps, les autres questions, elles n'étaient pas faciles, hein. Ah bon Qui fait perdre la tête à Dany Briand dans sa chanson Je suis le troisième d'une course Je dépasse le deuxième Quelle est ma position mais Un non. fermier A 17 vaches, elles meurent toutes sauf 9. Combien en reste-t-il La mère de Thomas a eu 3 enfants. Pierre, Julie, quel est le nom du troisième écoutez, écoutez, moi écoutez. je pense, ah, je pense que l'épreuve de l'année prochaine, ils prendront une feuille de papier et diront « Allez, puzzle <rire> !» Allez, vous avez deux heures, allez-y, euh, faites-vous plaisir. C'est pas mal, Allez, on termine avec le best-of de Léana, hein, des anges. génie oh. bout à bout toutes ces fulgurances. Rip Ouais, mais je pas envie de faire une excursion à la ferme ou euh, je sais pas où euh, dans, la, dans une aubergerie. s'il vous plaît, j'ai pas envie de jail. Là, j'ai l'impression d'être bizarre alors que je suis en Espagne, à voir. Franchement, c'est ma deuxième activité que je kiffe vraiment avec les euh, les chevaux sur la mer. Le char à voile, euh, bah je sais pas du tout Char à voile. char Charles la voile, euh, peut-être euh... C'est Charles qui tire la voile, je sais pas, j'en ai aucune idée. Et un objet horloge. horloge. Horloge avec un O. Truc de fou, les poules, elles ont déjà pondu, enfin, enfin c'est trop bizarre. Je pensais que ça passait dans des usines, je les mais là, il vient de sortir de la poule. En plus, il euh, y a pas longtemps, j'ai vu un film d'horreur et euh, il y avait des truites dedans. Des truites Enfin, des, des cochons et des truites. Voilà, les enfants, je crois qu'on l'aura pas Les enfants. C'est Voilà, les enfants, je compte sur vous, c'est important. À l'école, il faut y aller. Oui, oh, sinon ouais. vous finirez tous dans l'île des vérités Pensez-y. <rire> Bienvenue sur Energy voici DJ Stec. Como No sé, un besito bien suavecito, bebé. Taquita aquí, taquita aquí, taquita aquí. Taqui, taqui, taqui. un besito bueno aquí. Un como nanas aquí. Prende los motores, caguas aquí. En la Jenny llegaron los ananas aquí. No le va. El puriso me sale de tu tren. Otro traje, no trajo pantisito para que el viene no en Es que yo me sé lo que ya creo que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene pleonas. El puriso me sale de tu traje.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 Touch it, and tease it, and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it If yeah. the tight ain't freaky, I don't wanna read it And just so let you know, this canani the undefeated egg he said he really wanna see me more I said we should have a date where, at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? <laughs> you got no class, you is broke still I be talking cash shit while I'm popping my goat, bro I'm a whole bitch, and I work like I'm broke still The love be so thick but the hate be so real, uh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 La última vez y señame sepasito que no sé un besito bien suavecito bebé aquí aquí aquí Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter tous les jours Vous êtes 1 624 000 à nous écouter Ça me fait très plaisir Tous les matins je fais l'appel, ils sont tous là C'est ça qui est très important Dans un instant nous aurons euh, Qu'est-ce qu'on fera La Combine les Gilets jaunes by Kinvé Qui est notre invité tout à l'heure Ça veut dire qu'avec des chansons de Kinvé Nous aurons le top 10 des top 10 Des conseils oh, le tour, le Pas top le top, 10. Le top 10 Des conseils euh, pour que les couples durent toute la vie Si vous m'écoutez et que vous avez des doutes Je vais gérer votre couple et vous pouvez avoir confiance en moi Je vois pas ce qu'il vous ferait Le hashtag Bordas vite, on oui. aura Jean-Marc Généreux dans une seconde Quelques propositions de films avec le hashtag Grand Infim Plus Noël Alors on a Florian qui nous propose Chéri, j'ai rétréci ma guirlande <rire> C'est bien ouais. Un autre. On a le reine des neiges Ah moi j'avais l'homme qui murmurait à l'oreille des reines Ça marche aussi ah ouais, C'est cheveux en théorie cheveux, en vrai. Vrai. Il, on a il a les... sèche Mico, il trouve pas ouais. ouais. Thibaut qui nous propose des luttes à Très bien, on continue. On continue. Oui, c'est bon, merci. On continue, ça se joue sur Twitter mais pour l'instant direction la villa des animateurs. Je crois qu'il y a Jean-Marc Généreux qui est, est là-bas Oui. Ouais. Connexion Oui, c'est bon, normalement c'est Ah bah voilà. Ça va les amis Jean C'est Jean-Marc Généreux qui je suis content d'être là. Je capote. vous ai vu dès le samedi soir, que des grands moments, que des grandes prestations. Euh ah ouais, lesquels Mais moi dans la pub Château d'Axe, la le coup <rire> quel acteur de génie Oui, bon et et les grands moments de solitude aussi Quand les deux anciens demi Se sont venus chanter Pour leur copine Iris J'ai encore les oreilles Qui saignent là, oh là Mais pas, là faux, là. pas faux Mais on parle pas du gagnant Ah ouais l'autre là que, Comment il s'appelle J'ai oublié son nom François Damias Non C'est Clément Rémiens. Vous oh, vous en fout, je connais pas de toute façon personne, sait qui c'est Ouais, ça c'est pas faux. Bon, et vous allez faire quoi maintenant Je vais m'occuper des gilets jaunes, c'est nouveau. Je vais faire toutes les chorégraphies, les poussins en avant, <rire> les coups dans l'arrière, chikichoko chikichoko chikichoko. C'est un peu basique comme choré. Vous vous en fous, c'est l'avenir. On va faire DLGGJ, danser avec les gilets jaunes là, Il y aura plein de stars, Franck Dubois, Brigitte Bardot pour un Foxtrot sur Jacques et... qui t'a cassé les bourris tous ça quoi, ça va, c'est jeune je sais. Et ça J'achète Et ça J'achète J'ai une ambiance dans mon cerveau, c'est un truc de fou, je peux pas m'empêcher de bouger comme ça. <rire> continue, continue, continue vas-y, je vous laisse, je vous laisse les gars, je vous laisse, me taper une queue. Quoi Quoi Pas de panique, une queue le ah. ah non, j'ai eu peur Non, ça c'est Patrick Sébastien. Non. Allez, moi, tout le monde, c'est A la queue le le Qui ça qui ça tout le monde s'écrote A <rire> la queue le le Et sa... J'achète C'est Koe C'est le bifort sur NRJ Tous les matins, c'est Manu dans le 69 sur Énergie Aujourd'hui, 3 décembre, c'est la journée nationale du cinéma indépendant Pour défendre des petits cinémas qui diffusent des films indépendants donc J'avoue que moi, j'y vais jamais dans ces cinémas ouais, ah bon On n'y va pas, mais ça fait bien de dire que c'est bien, sur le principe wow. Ouais, j'adore le cinéma d'auteur <rire> Moi, j'y vais souvent Il y a un cinéma où je vais souvent et c'est un cinéma indépendant, si c'est vrai wow. Et c'est souvent les films qui me font le plus pleurer, tu vois Ah bah, je... bah moi aussi, je oh, tu me mets là, je pleure hein. <rire> Mais moi, je pleure dès la caisse <rire> Manu dans le 6-9 6h-9h30 sur NRJ Pas besoin de musique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 Tu reviens d'où comme ça De la pharmacie. Pour les médicaments de maman Ouais, le pharmacien m'a donné des médicaments Mylane. Les mêmes qu'à l'hôpital. C'est ça. En même temps, j'ai entendu que Mylane était présent dans 90% des hôpitaux. Ah ben moi ça ne changera pas ses habitudes. Par contre toi, faut que tu te mettes au sport frérot. En plus d'être présent dans plus de 90% des hôpitaux, Mylan s'engage à choisir des excipients limitant au maximum les risques d'intolérance. Demandez des conseils à votre pharmacien. D'après Élément démographique 2017, Panorama au 1er janvier 2017, Ordre national des pharmaciens et données internes. Mylane. Mylane. Une meilleure santé pour un monde meilleur. William a été témoin d'un truc fou. Il a vu passer une licorne, mais une vraie Mais le plus fou, c'est qu'il sortait de chez Domino's avec une pizza large à 7,99 €. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99 €. Prix conseillé emporteur signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. Et voilà madame Girard, une chaudière toute neuve aux normes PEB. Avec ça, vous allez maximiser votre PC sans consommer plus de FOD Le tout est éligible au CITE évidemment. Ah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 7h, 18h sur Énergie. Ce soir à 19h, Kinvey sera notre invité. Mercredi, une émission exceptionnelle où en plus, nous serons en live à la fin de notre grand hall à Énergie. Oh oui, on a un grand hall. Oh oui, là là, là. Là. Oh là. Oh, il est gros notre hall. Et donc, on se fera <rire> un mini-concert. Venez tous nous voir Énergie. Rue Boileau dans le 16 e Il y aura Soprano. Feu, Dans un instant nous reviendrons sur la compile avec Kinvey, qui est notre invité ce soir, on va prendre que des chansons de Kinev pour faire la compile des Gilets jaunes by Kinev. Mais voici un peu d'amour, un peu de romantisme pour tous les gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont en couple et qui se disent "Ah là là, je ne sais pas si ça va durer", vous savez. Il y a quelques années, tout le monde disait "Les couples, c'est fait pour durer toute une vie." Ça c'était il y a longtemps. Oui. Maintenant, on se dit "Bon, si on passe l'hiver déjà, <rire> chaque Noël de gagner." <rire> ouais. est un Noël de non, mais voilà. c'est vrai. vrai. vrai. aujourd'hui, il y tellement de tentations, il y les réseaux sociaux, Yo, il y a plein de choses. Puis aujourd'hui, on s'en vient de plus comme avant. Quand ça vrai, marche ouais, plus, bon bah écoute. Et euh, bisous. À bientôt. Oui, à la prochaine. Dans notre équipe, nous avons des jeunes couples, Jeff qui est en full love. Oui, ça marche très bien. Stouf, tu l'as fait le Oui. Oh, <rire> si si si, c'est vrai qu'il nous a fait un oui, ça marche très oui, bien. C'est que quand bien. on monte dans les aigus, c'est comment. <rire> Mais c'est pas grave. Voici pour vous tous qui m'écoutez le top 10 des conseils pour qu'un couple dure toute la vie. Évidemment, se coucher en même temps. Eh ouais C'est un moment de complicité voilà C'est important de... voyez vous alors Évidemment, on n'est pas obligé de vous brosser les dents en même temps Parce que le je t'aime avec la bouche pleine de dentifrice C'est pas glamour, on dirait que vous avez la rage Pratiquez <rire> des activités en commun Important, vous faites du golf, faites en sorte que votre chéri Fait, fait du golf, vous jouez un peu au foot bah, Faites en sorte qu'elle participe et qu'elle puisse vous voir une fois de temps en temps Se faire confiance Je ne le répéterai jamais assez Le mensonge et le ciment du couple <rire> Non, c'est si on est ce euh, que tu dis C'est la même chose Comment je... Oui, enfin bon, non. ne jamais dénigrer son partenaire, toujours en parler positif, embrassez-vous, très important oui. de s'embrasser même au bout de quelques années, sauf pendant que vous vous brossez les dents, que vous avez la rage <rire> Dites je t'aime tous les jours. Ah. Voilà, c'est important le petit je t'aime. Parlez-vous beaucoup Oui, un couple qui ne se parle pas est un couple qui va mal Alors vous parlez beaucoup Sauf quand on regarde un film, pitié Parce <rire> ouais. que je n'en peux plus non, de ça C'est le moment où on met le film <rire> Et il faut pas rater les dix premières minutes que vous faites Ah oui, parce qu'en en fait, non, pas là, attendez non, Si vous n'allez rien comprendre, après pendant une heure et demie Vous allez me dire, mais je comprends pas C'est qui lui T'avais qu'à ne me parler au début Et tu saurais Soyez fiers d'être ensemble, exactement Remontez-vous le moral aussi mutuellement C'est ça un couple Quand ça va le mal, il faut le dire Et enfin, partagez des moments de complicité Vous rentrez du boulot mesdames Vous avez plein de trucs à raconter à votre mari Dites-lui tout Et même s'il ronfle, il écoute Mais si, nous les hommes on a cette faculté On sur vous Vous croyez qu'on dort Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop Je pouvais me bloquer les yeux Que les cils sur mes joues Avaient le pouvoir d'exaucer les vœux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 nos invités la semaine dernière, il y a une petite vidéo qu'on a mis sur mon Instagram de Big Floyoli quand on fait le DJ et j'avais promis de faire leur jingle de l'émission du 15 décembre. Tu l'as fait Je vais faire, non, je le fais, je ah, le faire, le faire. Le faire Il va pas être de bon goût, hein, mais je vais le faire. <rire> ah, ils veulent du DJ, ils veulent de la chambre d'écho, ils Et en... ils vont en avoir. Ah là, je vais leur faire le, le, le générique le plus le plus light qu'on a entendu du monde, quoi. Sur... <rire> sur moi. Donc ils étaient là, venez suivez-moi sur Insta, c'est Koy officiel et vous verrez la vidéo, elle est top. C'est Koy, c'est le Biffort, Suélergie. Qui ne veut sera notre invité tout à l'heure, c'est le retour de ma femme qui ne vous savez qu'on a oui. été... C'est longtemps marié, euh, longtemps. notre couple a duré, une absence et puis on se retrouve ce soir. Ah, c'est lui Mais ah, oui, oui ah, ouais, ouais, ouais Il y a la compile des Gilets jaunes <rire> by Kinvé. D'abord, la chanson des Gilets jaunes. Dans un monde meilleur, on pourrait tout s'effacer. Les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. La chanson pour ceux qui critiquent le look des Gilets jaunes. Dans un monde meilleur, L'amour dans ce monde meilleur, mais il est où ce monde meilleur Il n'est pas là. Pas là. Okay. <rire> La chanson pour Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui a vu les gilets jaunes débarquer en bas de chez lui. Prends tes valises. Ah non qu'ils sont là. Tu n'as peut-être pas ce qu'il t'apporte. Pourtant tu veux te laisser tenter. Ça peut durer un jour ou peut-être pour toujours. Oh, là je pense qu'il espère que ça dure que, que, que jour. Kinve a aussi fait une chanson pour les futurs petits artisans. Faut Je préférerais Il a fait aussi une chanson pour les CRS qui s'adresse aux manifestants. Je te millions je temps bri il a aussi fait la chanson du cRS et du gilet jaune qui se battent par terre évidence, le oh. ensemble, les gars calmezvous c'est l'amour il, il ya aussi la chanson du mec qui a réussi à traverser les champs-élysées sans prendre une lacryma dans les yeux samedi a aussi fait une chanson pour moi si on me demande de venir faire la bagarre contre 10 CRS samedi prochain je peux pas j'ai piscine je peux pas j'ai piscine attendez je vais regarder quand même vous dites samedi prochain je peux pas j'ai piscine quand même vérifier les samedis je peux pas j'ai piscine c'est impossible, bienvenue sur énergie dans 3 minutes l'émission en public avec vous dedans au et public at énergie.com Shakira Ça fait du bon ça, j'adore Se la ruta pa cotizarse conmigo con mis montillas hecha la gata pincelo te cortaré el oído pa tenerte en alta. ella muere por ti tú por mí que más que es que vengila tengo una paloma marinana yo sé pasan premières, j'adore toujours autant. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime. C'est décidé. Assez, assez de me lamenter. J'ai effacé, passé. Pour tout le tourment, libérer. J'ai deux infos à vous donner. La playlist suprême est de retour sur énergie. Ouh, 50 000 euros à gagner. oh, oh la belle histoire. Ouh. Dès vous entendez Angèle <rire> oui. Avec tout oublié J'aime oui. beaucoup aussi enchaîné à Marshmallow, enchaîné à Big Flo et Oli à Marnin' Smack ouais. Gam Gam mmh. Gam Gam da, da, da, Les enfants J'adore ah, le ce truc Et trois cafés gourmands Dès que vous entendez les 5 enchaînés dans cet ordre là okay. 50 000 euros à gagner en écoutant Énergie C'est bon non 39, ah oui, 37 si c'est le numéro que vous devrez faire et la bonne nouvelle, je vais vous offrir un beau cadeau de Noël pour une belle famille. Vous allez pouvoir avec But gagner 3 minutes dans un magasin But. Vous allez me dire OK, merci beaucoup, quel cadeau 3 minutes dans un magasin. Merci voilà. beaucoup. Voilà, mais sauf que là 3 minutes avec le magasin pour vous, pour prendre ce que vous voulez. Oh là là là, ça c'est le rêve beau ça non là, ouais. Et en famille, c'est à dire que vous viendrez avec les enfants et à un moment donné go On y va Et on y va, c'est bien Zono Pour ça, vous nous envoyez une photo C'est quoi Qu'est-ce qu'il faut faire Stouff Il faut une photo de famille dans le magasin But C'est ça, avec un cadeau dans le où ils veulent, dans les mains En gros, vous allez dans n'importe quel magasin But à côté de chez vous Vous prenez en photo avec la famille Et vous nous l'envoyez Vous vous inscrivez à coheatenergie.com Et là, fin de semaine, tirage au sort, c'est ça Oui Donc oui, c'est oui. maintenant qu'il faut le faire Je vais dire, pas trop pour aller prendre la photo Ça va me faire très très plaisir C'est avec un accessoire de Noël apparemment Et c'est moi-même, voilà. personnellement Oui, c'est un accessoire de Noël Il a oui, raison, Miko C'est un cadeau, c'est quoi C'est le jeu Miko, je te rends <rire> je... ça, ça peut être une boule qui une bah, oui, d'accord je... Je... je note cela pour ton conseil de classe Merci beaucoup C'est ah, un yo. point supplémentaire Stouffe Tu as un des stouffes qui fait café Stouffe, stouffe On s'en fout, moins un Mais un cadeau, c'est un accessoire de Noël Le conseil de classe commence Ah, compas, bon. Excuse-moi, un paquet cadeau avec le nœud et tout, ça un accessoire de nœud. Ouais, ouais, ouais. prendre autre chose. Bon, tout avec ça pour dire que vous allez pouvoir gagner ça et c'est moi qui vous lâcherai dans le magasin. Oh, ah, c'est tranquille. Oui oui, oui. Ah, cool. Ça me fait très plaisir. Non non, ça va être ça va être un truc euh, je suis très très très, très contente de ça. Je fais un gros bisou à tous les gens de chez But parce que ça fait partie des, des belles opées. Je me dis qu'il y a plein de familles qui rêveraient d'avoir ça et peut-être mmh. plein de gens qui qu'ont ah pas oui, les moyens de sortir je, des cadeaux. J'aimerais bien le faire ça. bien Tout le monde rêve de faire ça. Tu les le truc quoi. On te dit go. Oh Oh, et qu'est-ce qu qu qui se passe si on tombe sur des gens très très forts Imagine le père lui, ça, il prend un canapé et dedans il met tout. Mais il tient, mais genre il se fait un, il se oh, fait une montagne là. de cadeaux, tu vois, il arrive dans le hall comme bah. ça un... Mais jamais il tiendra le canapé tout seul. Merci. Mais si, je si, si, me... traîne le canapé. Mais t as jamais vu si, le soda rien quoi, tu traînes nos gars. Les si, gars, ils ont que 3 minutes hein. ben, il est très très fort. Si, non mais justement, je voulais savoir comment il faisait si vous voulez prendre un canapé, blague à part. Et ben, il peut prendre le canapé, blague à part. <rire> non, là, on relève euh, blague à part Mais, mais s'il prend, si <rire> prend l'étiquette du canapé genre, euh, si y a oh, le petit bah, Il gagnera l'étiquette du canapé oh, pas les Je sais, écoutez Je n'ai pas encore toute la règle du jeu Ne me demandez pas trop non plus je, je Je vais essayer, on va voir Le public va bien, vous êtes en forme, vous allez Qui est, qui est fan de Kinve, levez la main ceux qui sont fans. Oh, okay, bon. Ah OK. Sauf deux qui peut pas le blérer, levez la main, il y en a peut-être qui ne l'aime pas. Ah, c'est dans mon équipe. OK d'accord. <rire> Kevin, si tu m'écoutes, bravo. C'est Jeff qui a levé la main. Dans un instant, il y aura du monde qui vont nous raconter la journée de merde. On fera un devine qui sait, ça nous fait plaisir, ça le qui sait. Et puis voilà. Ah, j'aime beaucoup ce titre aussi. En fait, moi j'aime tout, vous avez remarqué Ouais. Je valide, c'est ah, vrai. Non, donc, et je, je, va je valide énergie. Je serai encore là demain. <rire> encore là demain. Fait, <rire> chaque titre je remets en question à présent. Je reste là voilà, j'adore voici David qui est à toi bien Como digo tú no me estás hasta Londres cuando te llamo la mala responde no pregunta cuando solo donde te deja llevar de lo prohibido eres adicta una adicción que sabes controlar y te deja llevar lo más caliente en la pista todo lo que tienes demuestra para que lo dan mordiendo mis labios espera nadie más está en mi camino nada tiene por qué importar déjalo atrás conmigo same name same name if you love me let me you same name same name i am dying to believe you i'm feeling if you love me let me you 17h Écoute, sur réagis. Je peux pas je l'attends. Il va va appeler Excusez-moi, pardon. Oui. C'était qui C'est ma fille, euh, a, elle a va pas bien compris mes horaires de radio. Je crois que 17h ouais. euh, 20h je crois qu'il y aura des millions de gens qui comprendront mon nouvel horaire mais mes ouais. enfants toujours pas. Donc je Mais ça... pas tous les jours. Non, pas. je pense que tous les jours, ils regardent l'heure, ils disent où ouais, est-ce qu'il est, il est pas rentré. Ah, mais hein. tu fais de la radio <rire> mais c'est ton métier ah, mais non t'en vis pas mais c'est oui. pas un métier c'est avec ça que tu payes le loyer ah, ah, ouais. bon, bon, je, je ne savais pas ah. tout à l'heure Kinvey sera notre invité on aura Soprano qui sera la mercredi pour une spéciale avec Soprano on finira dans le hall d'énergie pour un mini concert avec tout le monde ah, c'est le moment de voir si le public est bien je vais entendre mon ah, sinon je l'ai pas je ne ferai pas le devine qui c'est Bien, les fans de Kinv sont prêteurs, ils sont aussi ils, ouais, a, ils, a, ils, a, ils sont a, partageurs. Ils sont auraient prêteurs. pu dire ils auraient pu dire non. non on aime que Kinv, on ne trait pas les autres <rire> non, exclusifs. Non, on s'en fout totalement. J'ai de la livette, on y va Ah bien. Pour le devine qui c'est okay. Allez, le pouvez jouer à ça chez vous à la maison, il vous suffit d'avoir un téléphone et de dire juste à quelqu'un devine qui c'est. Alors ça peut ne pas marcher. Mais au pire c'est pas grave, on aura fait une rencontre intéressante, hein, On aura agrandi notre cercle d'amis. Le partage. Bah quoi Dami, Dami. Paris, de la Yvette. As beaucoup d'amis qui Yvette Non, justement. Eh bah voilà, mon micro. Reste à moi, tu vas peut-être avoir de la Yvette. Ah, allô, allô c'est Yvette Oui. Bonjour Yvette, devine qui c'est Bah je ne sais pas. Devine, qui se t'appelle pour dire un petit bonjour Alors oh ben, Je ne la... reconnais, reconnais pas la voix. Ah oh bah c'est la famille je t'appelle pour dire un petit bonjour. Je suis tiens, je vais Yvette, ça fait longtemps. C'est de ma famille Oui Tu as pas qui Tu, pas qui oh, bah, tu fais pas d'effort non plus. Qui ça peut être bah, de, de ma famille, de la famille de Daniel, de mon mari. Oui, ou... bah oui. Bah non, ça, Donc c'est C'est, je ne pas qui. Oh, bah, tu, tu cherches pas. Tu viens de m'appeler il n'y a pas longtemps. Oui, bah, oui mais ce pas ça qui va aider. Oui, J'ai en, entendu une voix et ça... Ah, oui, bon, on, pro on progresse dans l'enquête là. Hein. Attends, écoute, parle-moi, puis j'ai... Alors, de... ah, alors, ouais, a... oh, tu vas me reconnaître si je parle trop, tu vas me reconnaître, hein. directement, directement, tu vas savoir qui je suis. Tu, tu habites Boulogne Oui. Oh c'est Serge. Bah ouais, c'est Serge, bah voilà, non, je savais que tu m'aurais reconnu, ça va Bah oui, oh, non, non, tu sais bien que ça n'ira jamais, ça, ça n'ira jamais, t'es sûr. Non. Mais tu sais que j'avais envie de t'appeler Et pourquoi tu l'as pas fait Bah, je sais pas, parce que parce que figure-toi, je vais te dire, tu es tout seul, là Oui. Ouais, euh, parce que figure-toi qu'il y a déjà quelques temps, bon, ce n'est pas pour ça que je voulais t'appeler, mais j'avais envie de te faire un petit coucou, quoi c'est tout. Oui. Et donc, il euh, y a déjà un long moment, là, et elle m'appelle, mmh. et puis elle me dit que... Mmh. Elle me parle de que, ben, mm. vous, ah oui, au moment de la Toussaint, là, mm. que Sylvaine était venue à la Toussaint, mais mm. qu'ils n'étaient pas allés chez eux, mm, bah oui. que Muriel, elle y était allée. Oui, cest Muriel, oui. Bon, ouais. ouais. Et puis, elle me dit, euh, ouais. ah bah, tu sais, euh, le, comment, Marlène, là, ouais. de... ouais. Putain, on dirait oui, les feux de l'amour. C'est ouais. un bon, Je ouais. savais parce que tu me l'avais pas dit, mais Sylvaine, elle me l'avait dit. Ah, mais j'ai fait à Christiane, bon, qu'elle oui. ne savait pas. Christiane qui l'a dit à Yvette, qui a dit à Marlène. Voilà. Alors, Yvette, dit... Yvette, hein je m'ennuie, c'est trop long Comment Je m'ennuie, c'est trop long Voilà, je voulais, te... non, non, non, non. je voulais te faire un bisou Yvette Ah bon, tu t'ennuies Oui, oui, là, oui, c'était trop long comme histoire Trop long, beaucoup trop long Je voulais juste faire un gros gros bisou, d'accord Oui Voilà, je t'en... Ah, oh, ouais. Vous êtes invité à la Énergie, live session de Soprano Salut, c'est Soprano sur Énergie danse, danse de son nouvel album Soprano invite quelques auditeurs d'énergie pour une live session exceptionnelle à Marseille ouais Gagnez vos invitations maintenant sur Energy.fr oh, La énergie Live Session de Soprano le 12 décembre Un événement Energy Hit Music Only Votre intermarché de Noël vous propose d'écouter le cadeau du jour Il n'est pas un peu bizarre ton sapin bah Non, il est normal Non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 décorer le matin de je voudrais quand même dire qu'on a eu Yvette tout à l'heure j'ai été coupé par la pub parce que vous savez les pubs elles partent toutes seules donc euh, ouais. j'étais obligé de lui dire non ça m'intéresse pas trop elle me prenait pour Serge oui. on a même pas rappelé cette dame pour lui dire c'est oui. une blague non mais surtout la fin de l'histoire moi oui, je la veux non ah, oui. je suis pas lui mais si mais si qu'est-ce qui s'est passé on veut la chute en fait j'ai dit que ça m'intéressait pas ah non bah, vous, ah, pas. vous êtes marrant vous me renvoyez au feu mais vous mais non tu dis que tu tu t'es désolé finalement ça t'intéresse plus tu as d'avis je m'ennuie plus allez gentil comme tout cette Yvette Je veux connaître la fin. Oh, je suis gêné. Serge, façon, je... Oui, je suis plus Corry, je suis Serge. Hein, Serge. Ah bah voilà, dégoûche plus Elle maintenant. Allô, j'ai Serge à l'appareil. Oh non, c'est pas Serge. Si, on a été coupé. Oui, oui, mais c'est pas Serge, c'est pas la voix de Serge. Bah si, je suis Serge. Hein Là, c'est plus Serge là, c'est Serge. Là. Hein Attends, je mets mettre une boussage. Là, c'est Serge. Bah, écoute, tu vas dire euh, non, non, je voulais juste, je m'ennuie, je... Oui, mais, mais maintenant, ça m'intéresse. J'ai le temps. Alors, écoute, Marlène, qu'est-ce qu'on qu vous disait C'est pas Serge, c'est pas toi. Mais pourquoi, c'est pas moi Parce que je reconnais pas toi, ta voix. Ouais. Ah si, c'est Serge. Ah si Ah bah pose-moi une question, euh, je te répondrai. Bien sûr, c'est Serge. Parce que j'ai le nouvel iPhone, ça fait des... Ça change la voix. alors Non, non, je... non, non c'est une blague, mais... Oh, je mais... suis vexé que tu me reconnaisses pas. bah oui, mais parce que... Parce que c'est pas ta voix, c'est pas toi, c'est pas... Bah, enfin... Tu viens de te rappeler, tu m'as pas répondu. j'ai pour ça, je pouvais pas, j'étais en voiture. Ah bon Ben oui Alors Marlène, qu'est-ce que oui, tu... Qu moi, il n'y tu... a pas de numéro de téléphone qui, qui est apparu sur mon ah, téléphone. Oui, je pas de numéro de téléphone. J'en avais, mais je n'en ai plus. Euh, Marlène, qu'est-ce que tu m'as racontais sur Marlène que, que elle avait eu un accident de voiture, tout ça. Alors, elle me demandait si je le savais. J'ai dit que non. Mais non. Euh, que euh... Moi, je le savais. Sylvaine me l'avait dit. Mais non. bon, euh, j'ai dit que non. Ah, je, je crois bien. Savais tu savais. Et puis, donc, euh, donc euh, elle me dit, ah oh, ben, tu sais... Euh, Elle a, elle a quitté mmh. son travail à la mmh. l'hôpital de Noyon, mmh. parce que elle est partie à Amiens, elle, elle son copain, c'est vrai mmh. mmh. C'était ça C'est long encore, hein. mais c'était ça, c'était ça, oui, c'est ça. C'était ça. Voilà, voilà, c'était ça. C'était son copain mmh. euh... eh Oui, c'est l'histoire, c'était son copain, oui n'importe comment euh, euh, Bernard il m'avait dit que c'était Bernard un... tu veux dire euh, Bernard Ah Bernard le père de ah, Marlene Ah le père à Marlene ouais Bernard ouais Bon ben voilà bah, je vais jouer de faire un bisou quoi voilà Yvette Bon ben écoute écoute d'habitude tu m'appelles pas Yvette donc voilà Comment je t'appelle d'habitude Bah tu m'appelles pas Yvette voilà Voilà j'ai envie de dire Yvette euh, hein Vévette. Allez Allez moi je je ne te crois pas Allez Pourquoi tu crois pas que c'est Serge Oh, Papa c'est Serge. Je vais mettre. Je vais mettre. est parti. Oh, écoutez, vous voulez la suite ouais. de l'histoire, elle est pas intéressante cette histoire. Tu si si me rappelleras quand même pour lui dire que c'est moi. D'accord, ça si c'est Marlène ça. Si ça la rassurera. Sarah, mess, rass oh, Sarah grosse journée mauvaise pour Sarah. Ça va ma petite Sarah Ça va. Salut tout le monde. Salut Sa l'équipe. Salut <rire> Magali. Salut, salut. Tout va bien. Que se passe-t-il Je suis copine avec ah, Yvette non, Ça ne va pas trop bien Ça ne va pas du tout même ouais. à, cause, à, cause Alors, de, à cause de Marlène ou de Bernard De Muriel, de Muriel je crois Tire, tire. Alors de base, je t'explique oui. Vendredi, j'apprends Du coup je pose ma démission Parce que mon travail me précie plus du tout ah. Et du coup, samedi soir, je me dis Bon, bah vu que j'ai 21 ans mercredi Je me dis je vais partir en vacances Je suis jamais parti en vacances à l'étranger J'ai jamais pris d'avion ouais. Je me dis je profite, je me fais un kiff Je pars avec mon copain, on part en amoureux On se fait un putain de truc On prend un hôtel 5 étoiles On est exclusif, 4 Allez. restaurants, trois piscines En Tunisie on, dit, on est au bord de la mer, sur la mer de la chambre et tout On, on sait qui qu fait, fait le bonhomme dans le couple Je prends mon mec avec <rire> <Ouais>. moi <viens rire> On va à l'hôtel On y va quand même Je l'embarque Il n'a pas le choix On est là, on part Donc du coup, samedi, on programme toi à 23h oui. On réserve un hôtel à Paris Parce que du coup, on habite en Moselle Pour être sûr d'arriver à l'aéroport euh, De ne pas louper ni rien Vu qu'on n'est pas très très bien avec les puces et tout ça On prévoit tout On arrive à gérer le Uber et tout On se perd dans le métro pendant 2 heures hier On arrive enfin à trouver notre hôtel On arrive avec 3 heures d'avance à l'aéroport On est heureux On était fiers de nous. On avait les larmes aux yeux en regardant les petits avions et tout. On arrive, je donne ma carte d'identité. Et là, elle me regarde et elle me dit « Votre carte, ça va pas ?» Je me dis « C'est peut-être une blague ?» Mais je me dis « En général, ils ont pas trop d'humour dans les aéroports. » C'est vrai que les poissons d'avril, c'est rare, surtout. Bah, en euh, ça, je commence à la regarder, je lui dis « Pardon ?» Ils me regardent tous avec un air euh, pas très <rire> pas très gentil ouais. dis, Vous allez me sourire, mademoiselle ?» Du coup, ils font passer mon copain de l'autre côté. Moi, ils me font passer dans le bureau. <rire> « Donc du coup je ne comprends pas trop ce qui m'arrive Et il y a deux ans quand j'ai passé mon CAP J'ai perdu ma carte d'identité Et en fait j'ai fait un renouvellement C'est la soirée pas des histoires longues oui, je à vous prévenir c'est Ce soir on prend le temps On finira à l'heure qu'il faudra faut... Mais on ne fait que des histoires longues Et donc ils t'amènent dans le bureau, ils te disent quoi Il y a deux ans tu as fait quoi Et donc du coup j'ai perdu ma carte d'identité oui. Et j'ai refait une demande et j'ai retrouvé par la suite Et en fait j'ai inversé les deux cartes j'ai pris la carte déclarée perdue. Ah, Donc du coup, ah, ils m'ont ah. arrêté pour fraude. Eh, Donc oui. du coup, j'ai passé 4 heures dans le bureau, n'ayant pas de passeport, oh et n'ayant pas pris de réservation oh, et d'adulation. La Tunisie, et tout bah, ça, c'est mort bah, la lose. Voilà. Oh, À la loose. Voilà. mon copain, vous voulez partir sans elle ah, <rire> <rire> Est-ce qu'il a réfléchi deux plus. secondes Non, ça va, il n'a pas eu un... Ah, T'imagines es <rire> Est-ce que vous voulez partir sans elle Attendez, laissez-moi une seconde. Euh, <rire> euh, <rire> euh, Tunisie, soleil, cocktail, maillot de bain, et l'autre qui fait les... <rire> tu quoi ah Derrière le bureau, du sais... Mais bah, chérie, c'est pas bien, ça. Donc, du coup, je me retrouve coincée à Paris, mais j'ai prévu que des shorts et des t-shirts. <rire> ah, c'est vrai. C'est saison, Tunisie. là. Ah, je suis en claquette, ah, c'est magnifique. Ah la, ah, la pauvre, c'est pas bon. pauvre... Tu voilà. me voyais déjà dans le désert. J'avais dit <rire> venir nous chercher. On avait une heure de trajet On devoir arriver dans enfin c'est euh, des ouais, 25° degrés, je suis sous la pluie. Ah, fait ça. <rire> désolé. Ah, louille, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Eh ben ce que vous pouvez faire ça serait de m'inviter. Ce serait le plus beau cadeau que je pourrais avoir et puis pourrais rattraper tout. À, à venir nous et voir bah, à nous voir l'émission quand. quand, ah, quand bien. Eh ben demain du coup et non, c'est complet Au revoir, Sarah ah On va tourner la loose, on va la Sarah, je, je rigole, je t'invite à venir nous voir demain, d'accord Oh merci, merci Mais par contre, il faut que tu viennes avec ah, ta carte d'identité parce qu'ils contrôlent à l'entrée oui, ah oui, et, et en charge, et, et en, en claquette ils me l'ont gardée qu quest Jeff Non, je voulais dire la même tu chose, te chose te que toi es C'est vrai et eh en elle a pas sa pièce d'identité. Ah la mais c'est vrai en là, plus. Ah tu sais ouais la ah, si c'est périmé, tu rentres pas. Je vais gérer, je vais gérer. Sara, oh. Sara, tu seras avec nous demain, ma chérie, d'accord merveilleux. Je te fais un gros, gros bisou, applaudis et puis demain bon, bon. tu viendras nous voir, ça va bien se passer. Allez, ma belle. Dans elle un instant, bon. à sachez à demain, à demain, demain. sachez qu'il y a un nouveau club de bras de fer qui vient de s'ouvrir en France. En Normandie. Vous voulez en être On s'en occupe.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 I'll be riding shotgun underneath the horse I'm feeling like a someone I'll be riding shotgun underneath the horse I'm feeling like a someone south of the equator navigator gotta hit the road gotta hit the road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 That I'm dreaming of, if you meet me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the Hudson, feeling like someone I'll be riding shotgun underneath the Hudson, feeling like someone I'll be riding shotgun underneath the Hudson, feeling like a Dans un instant, Dans un instant nous allons tenter de faire des bras de fer. Je vais gérer ah, le truc yes, puisqu'il un fort, établissement ça. de bras de fer. Vous savez, faut arrêter cet idiot le bras de fer parce qu'on peut se faire très très mal. Si on se le fait à froid... On peut se faire non moi je sais que j'ai gagné des des compètes dans les mais pays de l'est bon, Non mais il tord le poignet lui. D'accord. Bah lui, il, ah, il tu le, le poignet toi. Et eh, oui. Faire mal, toi. Ouais bien sûr moi je bien sûr je vis les yeux d'abord puis après <rire> <'attends vraiment>. jugulaire, <rire> voilà, jugulaire. direct après bam, mais évidemment pas de pitié on est le hashtag est classé classé on a été français. C'est très très bien cher ami. C'est quoi ce hashtag Alors le hashtag grand film punoël. Et bah croyez-moi que pourtant c'est un hashtag de merde. Je croyais pas qu'on allait y arriver. Maintenant <rire> ouais. personne <rire> n'y croyait dans cette ville. Ils nous l'a vendu, on a dit ça, aucune chance, on a, on a donné chance au produit et euh, voilà, c'est pas fou, fou non bah, plus, on n'est pas, pas euh... premier hein. Non, on premier, ah, non, oui. ça, si, ceci dit, si tu croyais de premier avec ce hashtag, là, euh, moi j'arrête ouais. tout hein, Je quitte euh, Twitter pour rien du tout. Donc le hashtag c'est <rire> un film Pourquoi elle a pas fait un truc avec le ballon d'or Oui, c'est oui, vrai. Ouais, parce qu'il euh, le savait pas, il avait oublié. Non, regarde, non, moi Un film plus ballon. Oui, sait qu'il va le Je pense Modric, même si j'aimerais bien que ce soit Griezmann. Mais moi je ris. Regarde. Moi je rigole. C'est un croute. C'est un croute pas. Jouer champion. Jouer très bon. Ouais. Pas très connu Modric. Ah, oui. Ça, oui. Oui. ah bon, d'accord. OK. On l'a vu à la télé à la finale. À la place de qui Mbappé pour il a pas Il est, il, il, est euh, il a pas non. Enfin je oh ouais, pas. pourquoi Je veux savoir pourquoi. Parce qu'il pas bon, et, il, il est moins bon que Modric. À ah, Modric Moi oh, j'arrive pas à le dire. Donc OK. un peu jeune encore. <rire> d'accord, on y va quelques hashtags Alors avec le hashtag film de Noël. <rire> On a métiqué nos dis, c'est pas vrai. Deadletpool. Dead hein Je comprends dead, ah, rien, dead ah, dead ouais. Pourquoi c est Pourquoi Deadletpool. Oui, OK, d'accord. Bon oh, pour l'instant. J'ai je... Avatar Tiflette. <rire> c'est <c> bien. <rire> c'est cool. pas mal. Il nous propose Aladdin. Ah, Elle pas mal, Aladdin. Pas vrai, mal. Si, mais si, si. Pas Sinon bon. j'ai Aria qui me dit l'âge de Glaspika. <rire> non, ça marche. Ouais, mais je crois que c'est la dernière fois qu'on fait ça hashtag hein. Je crois qu'on est on, on va l'enterrer définitivement quelques-uns de vos messages que vous nous envoyez sur tous les réseaux sociaux. Margot me dit je viens de retrouver cette photo. C'est en quelle année Alors je ne vais pas le dire, mais c'était sur une autre radio qui n'existe plus qui s'appelait Europe 2, c'est moi et enfin David, ah, je Gaeta, en souviens, ouais. David Guetta et moi les amis. Oh, euh, cette photo fait toujours mal aux yeux. Il oh David Guetta, ah tant, tant pour David Guetta que pour moi, c'est la photo qui fait mal euh... On va la mettre sur Twitter. Oui oh, on va la détruire même je pense que oui Je pense que même le t-shirt chef Fouligan, ils veut l'enlever David. Ah, mais tout tout là, tout. Oh la gueule qu'on a. Ouais. Message d'Amandine, je suis verte, tu pourrais pas écouter l'émission de Coed qui ne je serai au boulot pendant toute l'émission. C'est pour ça que Dieu a inventé les podcasts. <rire> on va les écouter le lendemain. Message de Nat qui me dit Stouf est embauché dans ma boîte, je suis trop contente, c'est con mais ça m'a fait rire. Elle a envoyé un message, arrivée de Corinne Stouf, chef du service <rire> ça emploi <a> compétences. <rire> Corinne Stouf, Et ça compétences. Va gueuler, pas sûr. on t'attend avec impatience. On l'embrasse de Coi Family Off j'aurais été tellement content d'avoir un papa comme Koé, un parrain comme Miko, des cousins comme Bordas, un grand frère comme Bichette, un oncle comme un oncle comme Jeff et une maman comme Stouf. Euh je suis pas oh. sûr de sa oh. euh, toi, toi le papa, moi la maman, non. Pas, pas sûr, pas ai chelou, chelou. comment non, rien. <rire> Message de Steven, je non, suis ouais. un Québécois du de Québec. Vrai. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube un jour et depuis ma femme et moi on vous adore les appels téléphoniques c'est les meilleurs. Gros bisous au Québec, j'espère que vous êtes tombés à nous suivre avec euh, avec tous les avec toutes les possibilités, les vidéos et tout et tout. Est-ce qu'il est possible de discuter avec vous nous dit Diben, Coé, quand tu fais la blague la blague du bouchon de Liège, c'est cool mais ne confonds pas l'accent bruxellois et liégeois. Alors je vous dirai un truc, j'en ai rien à foutre. Ah oui, oui. Les <rire> régions, je ne les gère pas, je fais un mélange de plein de trucs, ça vient comme ça vient, vous le mettez dans la région que vous voulez, j'en ai rien à foutre hein. Quand On ah, est content de ce prix Chez nous on gère nos Gilles jaunes, nos problèmes, nos trucs. Vous vous affectez vos accents vous voulez. Voilà, Moi je fais je, voilà. je, je me débrouille, je ne suis pas Mais c'est Liège en plus. Je euh... fais quand tu es d'ouf, tu je fais de l'accent la, voilà. que je veux, d'où je viens, il est a une moucron, il est passé par Namur, il a été mangé une frite à Bruxelles voilà. il est revenu. Tu peux voilà. distribu hein. Ah, c'est moi moi je fais les accents, tu le mets dans la ville que tu veux. Chacun son boulot <rire> Message de Thibaut. Salut Kwis, c'est Thibaut. J'adore vos émissions, je regarde plein de vidéos sur YouTube. Ça y est le milliard Là, à mon avis dans un jour ou deux on va le passer euh, ah il y a aussi euh, le... ah oui alors il faut que je vous lise un truc on a fait une vidéo co réalise le rêve de big Floli ouais je vais vous lire ce que la vidéo c'est quoi bordas en deux mots pour ceux qui l'ont pas vu en gros et'est il découvre le micro un voilà. peu, genre euh, DJ donc et... le donc le rêve je leur, leur, leur fait le DJ ensemble avec la chambre' un truc une décode la vidéo oui. marche bien etc on est très content je vais vous lire donc un message de haters qui a vu le titre mais qui visiblement n'a pas vu la vidéo d'accord JP le romantique qui il s'appelle Ils sont blindés les deux frères toccards Donc si tu veux faire des vidéos On réalise le rêve de machin Fais le avec tes abonnés Plutôt que de le faire avec des gens blindés Coët est de plus en plus ridicule Arrête de chez le cul des stars Hashtag les chaches de couilles pour les gens du show business Mais rien pour les gens qui t'écoutent et qui galèrent Alors jeune homme, euh, le, je réalise le rêve, je leur donne pas d'argent. C'est vraiment... une façon de parler. C'est là euh, oui. mais il n'a pas vu la vidéo. On l'embrasse jeune homme. Allez voir oui. la vidéo, je oh, pense qu'il va dire autant pour moi. Non, on, on, va on va recevoir un message oups autant pour moi. Message de Laurent. Les gars, vous êtes des oufs vraiment, je suis en furie total toujours de la bonne ambiance, chez énergie avec l'équipe de Coé. Je suis aux vidéos depuis l'île de la Réunion, je vous envoie un gros big up à Big Floyoli, je vous envoie un peu de soleil de chez moi. Gros bisous, on t'embrasse. Et un dernier peut-être, l'an enfin, dernier, oui. euh, toute l'équipe nous avons bien la PS4 Pro vous avez offert mes enfants le 22 novembre oui. dernier. Une semaine Après notre passage radio Vous avez fait des heureux avant l'heure On tient vous remercie Toute l'équipe de Secoe D'énergie des meilleurs radios etc. Continuez à vous faire rire Comme vous l'êtes Ben voilà les cadeaux arrivent gros cool. bisous aux gens Des services cadeaux Dans un instant Bras de fer pour tout le monde D'accord Et qui ne Kinvé sera notre invité Tout à l'heure Et on sera en Facebook live Et vous pourrez le voir De chez vous Avec sa belle barbe Vous oui. aimez la barre oui. le, le public, le public Vous aimez Vous kiffez Non, ouais Oui, ah, c'est miti. On en parlera de cette barre. Ils ont fait une moude. On parlera de... Non, ouais, ouais on, <rire> on, on, en fait malaisie, on est, est sur un ouais. Amenez-moi une tondeuse au cas où. Voici <rire> Dajou. Je sais pas quoi tu t'attendais. Avec moi, il y a pas d'histoire. de C'est juste un ami. Ah...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 vienne mon retour de fleurs moi suisrit tu et jolie avec un corps impoli. les hommes sont sans pitié interdit de les approcher avec le tenttuant pays et mieux que ça palté li' veut pas de me méfier en famille bot à midé si je t'ai vu je suis jalo Quan j'aime je suis jaloux ta main veut dire que tu mon bébé tu es le bien et la femme de quelqu'un qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartient puis j'ai toujours pas à quoi tu t'attendais les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste et amis je sais toujours pas à quoi tu t'attendais allez moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit soit pas naarrive non méfie toi de tout de tout et de tout.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 avec encore Apollie les hommes sont sans pitié interdit de les approcher avec le dentuon belly des mieux que ça baloter ils m'en pas, pas de me méfier en femme il y si je t'ai vu je suis jaloux quand j'aime je suis jaloux Ça m'a le vieux que tu m'as mon bébé tu es le mien belle femme de quelqu'un j'ai si brisé ta main veux dire que tu m'as il yeah, est jaleau, je te jadore mmh. même si j'ai confiance en toi sur Énergie. Oui, on est tous là avec Kimvey qui sera tout à l'heure. Les... On oh, a une nouvelle chanson de Kimvey à découvrir tout à l'heure. Pour tout recommencer, il y aura Soprano qui sera là mercredi, comme dans La Bombonera. Et jeudi, sauf Claudio Capéo. Et demain, il y aura donc l'adretrice qui est restée coincée avec sa fausse carte d'identité. <rire> Il viendra avec des tongs et des et en et shorts n'a short. oui, oui, pas de vêtements <rire> pas révu elle devait partir merci d'être super nombreux à nous écouter tous les jours facebook live dans un instant bisous à ceux qui nous écoutent en décalé et en podcast il est temps quand même que l'on s'occupe maintenant de cette euh, ce club qui a ouvert un club de bras de fer ouais. ça existe je savais pas que ça existait moi c'est du côté de Dieppe et donc donc c'est une... tu peux faire du bras de fer okay. donc généralement on est d'accord que le bras de fer d'abord c'est très masculin Apparemment les filles le font oui. C'est ouais. souvent un truc de tonton bourré à la fin du repas non Souvent, ouais, c'est ça allez Ils font comme ça, ils se poussent Donc le bras de fer, c'est chacun met son bras comme ça Et on pousse de oui. l'autre C'est vachement aux Etats-Unis ça, non, ouais. non ouais, c est c est... Les, les compétitions c'est surtout en Amérique Mais ouais, chez ouais. nous, nous n'en avions pas Il s'appelle David, le gars qui a Qui a, qui a monté ça Et il voudrait faire une... A, quoi J'ai pas compris Il y a une discipline qui est... Oui, t'as raison qui est, Je lis l'article en même temps Très pratiqué aux USA oui. Et dans les pays de l'Est Et peu connu en France Il y aurait une vingtaine de clubs Et une centaine de licenciés Le ah oui. film avec Stallone 100 bon, eh oui, ah, licenciés en France C'est pas beaucoup quand pas même beaucoup. <rire> alors on y va, en appel Je... <coughs> t'appelle comment On n'a pas le temps Autant pour moi <coughs> On n'a pas le temps Je raconte <rire> Autant pour moi J'allais te le dire Tu n'es réalisateur de l'émission toi Oui, bah écoutez Tu ne pouvais pas me dire T'as pas le temps Bras de fer Tu <rire> sais quoi Bras de fer pendant la pub Dans un instant on s'occupe ah de non ça Non, non, non, si, tu tords si. le poignet Comment Tu tords le poignet Je tords Je tords Je te tords tout On s'occupe de ça dans un instant tout <rire> de suite bouger pas 18h45 dans un instant Donc on va y arriver A tout de suite La playlist suprême Et de retour sur énergie pour Noël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 Pas besoin de musique.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 but a psycho a little bit psycho at night she's screaming I'm, I'm, I'm, I'm, I'm, I'm. oh she's hot but a psycho so left but she's right, oh. c'est tant de jeunes Pour au moins 5 minutes par jour Avec Coé Vous allez vivre jusqu'à 120 ans Ça va être long Mais c'est ça qui est bon 17h-20h Oui C'est Coé On IT. exclut dans quelques minutes le nouveau titre de Kid v, Qui sera notre invité, je courrai Et le nouveau titre extrait Extrait de, de l'album, la 8ème album Déjà C'est le 8ème album mais Il a quel âge Qui va sortir en 2019. C'est ça, hein, les fans Ne trompe pas, d'accord. Il a quel âge Il a 74 ans, je mais crois qu'il est. Qu ça, est ah, quand même Oui, oui, oui. Et Soprano, qui sera avec nous dans deux jours, il a 59 ans <rire> C'est vrai, mais non, c est, c est, ils sont mais tellement il passe, passionnés, tu le vois plus, bien sûr. et ça qui est bien je suis en fait qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a, vous problème, non parce que je fais j'ai la calage chez une vanne et là tu me fais une recherche Google en disant regarde il est né euh, OK <rire> c'est bordel hein, ceci, en même temps dans je vous rappelle que dans quelques minutes nous aurons le quisse c'est 0870 42 48 jouer avec nous qui se sait et ce vous allez peut-être repartir avec une PS4 Pro le principe est, est simple vous devez trouver un objet que je n'ai pas forcément dans les mains mais un objet qui existe je vous donne des indices vous balancez tout et n'importe quoi le premier des deux qui le trouvent gagne gagne la PS4 Pro très bien ça qu'est-ce qu'il a pourquoi vous souriez dans votre coin tous ah, moi, j'aimerais a un gang là il a un truc de secret bichette a été ton week-end oui bichette il était au cœur des manifs sur les Champs-Élysères au coeur au c' clairement je reprendre ce qu'a dit Mico j'ai vu tes vidéos on va dire que si tu étais un journaliste bfm télé il y aurait pas beaucoup d'images parce que je lui dis moi avant je dis fais gaffe à toi et tout et il y va il a pris des photos oui mais Bon, tu sens que quand euh, l'action est là, il ça, est à deux bornes hein. Ça c'est euh... dégueulasse parce que je crois que personne de l'équipe il a foutu les pieds à. Non, je mais si. je pense que si un jour on t'envoie sur un conflit en guerre, je pense que tu au Starbucks de la gare <rire> hein. C'est un bichette, il était là et à un moment même un moment il m'a montré des images, il me dit "Tu as vu là Tu vu, ils se balancent des trucs avec Clément. Tu vois deux mecs qui balancent ah, deux canettes et à un moment il, vou... il y a un mur, tu sais, et tu sens qu'il essayait ah, ouais, ouais. de mettre sa main je avec son téléphone pour gens. filmer de l'autre côté du bon. mur et il fait "Ah oh non, c'est bon." Donc le mec c'est vrai. Il y a le de... mec, de... de... tu sens qu'il aurait fallu une perche à selfie, tu sais pour que, pour que... tu sens le, le gars, son téléphone qui tu sais dépasse, il, il, il est il est de temps mais il est à deux bornes. Ah je t'ai pas bien. Il est à deux bornes du truc. Et effectivement, tu as raison. J'ai vu sur ton plan, on voit trois quatre gilets jaunes qui passent. Ah, vite fait T'es ah, une fait. mauvaise foi Bichette euh, tu n'es pas au coeur du conflit Mais tu sais quoi J'y retourne samedi Et ah. je te et je, je me te me ferai proche. des images Mais au plus non, proche non, de l'action non non non, non, non, non, non, non non non Ne prend pas, pas de risque Ça sert rien, rien. Bah si je vais Mais il y a une différence Entre prendre des risques Et être à deux bornes Ouais Mais j'étais dans le cortège Mais c'est fou quoi Cette mauvaise foi permanente Depuis tout le temps C'est pas ça C'est que moi je m'attendais Quand tu m'as dit j'y suis J'ai eu peur pour toi Parce qu'il y a quand même eu Des gens qui ont fait n'importe quoi Pendant ce défilé Je me suis dit mon pauvre faut pas qu'il soit pris dans un canton d'Afrique un, ouais, truc un peu ou bleu non ça qui est pas ça qui faut pas qu'il se fasse charger par des CRS <rire> qui ballent en pu le prendre pour un casseur et eh ben ça ne risquait pas les CRS c'était à 8 km <rire> c'est vrai, que... vrai par contre à Hausman on s'est fait on s'est fait un petit peu bousculé C'est con si tu filmais pas C'était dans le métro soldes, ah, Parce qu'on n'avait pas composté le billet pour ça. <rire> pour ça. Les gars, gars bras de fer pour tout le monde Allez. Allez, okay. Je m'appelle Bébert okay. J'ai je... décidé de d'appeler le premier club de bras de fer enfin, C'est pas le premier club le premier club en Normandie qui vient d'ouvrir oh, J'ai Kinley qui vient tout à l'heure en Normandie Big Up One Man à Rouen dans quelques jours ouais, bien sûr, 14 -15. Et Allez on y va 7-6 en force allô allô ouais bonjour, c'est euh, le club euh, de bras de fer Oui. ouais bonjour, voilà je m'appelle Béber, j'adore le bras de fer, on en fait euh, tradition familiale depuis quelques années. Donc, ah oui, okay, euh, dans, ouais, dans quel secteur Moi, je suis à Petit-Queville, parce que vous êtes où vous, exactement Ah non, on est à Petit-Queville. Oui, Petit-Queville, ça va, c'est quoi euh, en, en roulant, en roulant on est à quoi Demi-heure Oui, ouais, trois quarts d'heure, une heure. Ouais, ouais. Voilà, bon ben pas un problème hein. quand est-ce que je te mets à branler qu'on qu en parle plus <rire> quand est-ce est que vous me mettez ma branlée ouais euh, bah, bah, quand bah, vous voulez que, oui. je, ouais, je sais pas ce quiils donne les gars dans votre club mais euh, ils sont comment je pourrais pas casser des bras ça ah, non. Nous, on, est, on est un petit club tout jeune là qui démarre après euh, si vous voulez des références des pointures je peux en avoir mais pour le coup euh, bah, des, euh... des, des, des noms il y a qui comme pointure on y va Ah bah chez nous, euh c'est 44 nous, Kevin, Kevin qui, est, qui est bon Qui, qui est... Kevin ouais, bah, alors, -moi. moi je vais te dire un truc, pas qui c'est ton gars euh, Moi j'ai un Fenwick <rire> Tu vois tu vois le, le, le truc là qui prend les palettes là, De Fenwick. oui Moi j'ai ça dans chaque bras Ok Moi je lève des dit. palettes de parpaing à main nue Moi je suis un ouf Je t'arrive comme ça, je te promets que ça dépote Je te prends le bras comme ça Ah ouais ça fait du bruit effectivement ouais. Voilà Qu'est-ce moi les gars toi rigole pas il y a rien de drôle moi Kevin tout ça je te le <rire> dis C'est c'est surtout pas parce qu'il y a des gens comme ça qui, qui appellent parfois puis quand on les met sur une table c'est eux qui repartent le bras pété mais Comment attends non, alors excuse-moi <rire> je suis alors euh, rigole parce que tu es pas devant moi moi je tiens à dire tout de suite j'ai été champion euh, Fete Foret 4 années de suite de petit kevy au pitching ball je sais pas si tu l'as déjà vu OK je monte à 420 kg de puissance avec une main dans le dos bah ouais mon lapin c'est un peu comme ça direct <rire> Ah pas tu m'énerves. Ah. Tu déjà vu Over the Top ou pas J'ai vu je l'ai vu 250 fois, je suis imbattable. Over the Top, tu connais Stallone ah, ah oui, Over the Top, qui ne connaît pas, oui. ouais. Qu'est-ce qui est à l'envers avec tes rêves. Tu vois, tu te souviens de cette réplique quand je retourne ma casquette, je deviens une machine. Putain, ah. chialé, je dois me chialer, je Putain Quand est-ce que quand est-ce qu'on y va Allez, ah, écoutez, il y a pas de souci quand on te mettre tard, je te euh... mets tout de suite, D'office, on se Mais met comme ça. Race. On se met comme ça. Je te prends le truc, je retourne le pouce il y, y a quand même une notion de, de respect quand on quand on parle aux gens même euh, surtout dans le sport quoi. Euh là, comment ça mettre marasse euh, Ah ben je te mets ta race, race avec respect hein. Alors là, attends. Euh... il ouais, y a pas de souci, on pourra se respecter euh, sur une table, a pas de souci. Ah ben bien hein, sûr, euh... moi je suis un ouf, j'ai enfoncé des clous avec ma main. Bon, je me suis fait mal, mais euh, mais je peux le faire. Ah ouais, d'accord. Ça ouais, saigne très dire, fort. Mais, euh... mais je peux ah le ouais, faire. souci, on, on peut on peut organiser ça, par contre je suis surtout calqué l'œil. Il y mais pourquoi pas, quoi Effectivement, voilà, ça va être euh... un bon challenge Ok, donc, euh, ok, tu as pleuré, hein, je te tout de suite euh... Ouais, ouais, sûrement ouais. Bien sûr, souci, bien mais... sûr Avec respect Bien ouais, sûr, tu as pleuré avec... Mais tu race, tu race, avec respect, euh... comme dit mon pot ouais, ouais, ouais, on va se mettre notre race, il n'y a pas Ah ouais, oh, ça va être bon Fais gaffe, gaffe à toi, je sens que tu, ouais, le ouais. rigol... ouais. tu le prends la rigolade, là Tu le prends la rigolade Ouais, mais je suis... C'est la façon dont vous me parlez, là, qui me dérange un peu Bah, tu vas moins parce que... Ouais, Je le referais bien une troisième fois, mais bon, je me suis déjà fait mal de fois. Ouais. Mais si je le fais, rigole pas. Ok Bébert, le roi de l'autre, il va te faire. Jugulaire, direct. Ah, ça devient agressif, alors, là. Avec non, respect. Avec respect. Ah, toujours avec respect. Et, oh, putain, je viens avoir la photo. J'ai un pote qui m'a montré ta photo. Qu'est-ce que c'est que cette position, les deux bras comme ça Position, dirait Popeye qui a mangé des épinards. Hein Mister je univers. Je vu, là, avec un petit... Avec ton petit t-shirt blanc, là, je l'ai vu, marqué, euh, je l'ai vu, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça On va faire Je crois que je vais te défoncer, mais ouais. bon, avec respect, bien sûr C'est une sale Toujours pas. avec respect, oui, c'est ouais. qui votre pote derrière vous, là C'est un fériste aussi, non Ouais, ouais, un seriste, comme ça qu'on dit Un fériste Un fériste Oui, un fériste, bah, si vous connaissez le sport, normalement, oui Ouais, je te euh, présente, il y a Miko qui est là Ouais, salut Salut, y a Bichette, coup, ouais. de, de Salut. Pas, il te fait bien face ce nom euh, malgré ce nom légèrement efféminé il était au cœur des événements et des émeutes ce week-end. un regard je te défonce à, okay, côté bon, cœur, ouais. à côté du cœur à côté du cœur il était loin bon. il y a Jeff qui est euh, <rire> voilà qui a okay. été euh, mis choucroute euh, de grand. De de ah, des saucisses d'un coup. Voilà, il y a steuf. Alors ah, bah, elle ah, elle elle, pire. Entre deux oh douelles te pulvérise. une ouf, ouf. Elle c'est une, une ouf. Une Allez, après coup, il faut que vous restiez au bras de fer de, de comptoir. Ah, et, et et y a bordasse. pas le malin Et puis fait oh toi. Et moi il y a moi aussi, voilà. Donc tu tu notes, moi je m'appelle Coé et quand tu veux, je te je te mets ta race. On te défonce, je te salis. Avec respect. Avec respect toujours. Je te souille moi. Je te salis on va pas non. Je te souille. Tu vas bien toi Ça va pas, tu vas trop loin. C'est pas bien. On peut rien faire, tu dis tout seul. Non mais dans le côté du sport. Oui, sportivement prénom C'est le prénom, c'est David qui est en ligne. Oui oui, David David. Ah tu as peur de donner ton nom, tu as peur que je vienne. David. Tout va bien David David. Ça si on peut se voir. David, je m'appelle Coé, On est sur énergie. On est en public. Applaudissez le David parce faire David, avec respect David bien sûr, bien sûr. Je me suis ah, défoncé la main deux fois de suite Mais ça s'est <rire> entendu, tu t'es fait mal Deux fois de suite David, il est où ce club à euh, Tu commences à me faire trembler là ah, oui, J'ai fait peur ouais, J'impressionne beaucoup faire monter, même. David, il est où ton club Il a dit pour sur le sur le littoral en Seine-Maritime. Ah si, c'est si les gens veulent venir, il y a un Facebook, il y a un truc, faut email oui, de le faire. Oui, bien oui, oui sur Facebook, oui, euh, Bradferdie tout simplement. Bradferdie, vraiment Et Dieppe, suis, euh, bah, bien sûr. Je connais bien. Mais voilà, Damien, tu tout en fais toi-même ou pas Oui, bien sûr, oui, depuis peu mais effectivement, oui, j'en fais, oui, oui, oui. Ah, depuis, depuis quoi Hier ou <rire> bah, non, non, non, depuis depuis le mois de mai exactement, <rire> où le club s'est monté d'ailleurs. D'accord. Et puis euh, et puis vraiment voilà, on a démarré euh, avec la la mairie de Dieppe qui nous a laissé euh accès à une salle qui est magnifique et on a pu euh, commencer à recevoir les bah, les premiers intéressés, les premiers curieux qui Est-ce qu'il y a, se se y a des continuer. tables hautes comme dans Over the Top Il y a des tables hautes avec le truc pour se tenir ou les pas poignées, ouais. Tout à fait, c'est une ah, table euh, géniale. une poignée pour te maintenir, tu as des ce qu'on appelle des pattes pour poser ton ton coude. Ah, ouais. Et puis c'est comme dans le film, après il faut, faut y aller en sécurité. Bah, tu sais quoi David Tu sais quoi euh, Le ouais. 14 et le 15. Ouais. Je suis en one man à Rouen, David. Non, ouais. Eh ben j'aurais pas le temps de venir. Non. Je à euh, enfin, t'embrasse mon David À bientôt. Bravo. Bonne chance pour le club. À bientôt. <rire> merci d'être avec nous Kinvay sera dans quelques minutes on me dit tu sais pour ton avenir on a peur on voudrait que tu sois un médecin toi tu veux être un rappeur ma meuf m'a dit tu m'aimes pas assez on dirait que tu t'es lassé qu'est-ce qui s'est passé t'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser je m'endors avec mes coudes blues plus personne ne croit au coude la voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mais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 pense plus à rien rien rien viens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 pour on a fait une petite vidéo sur mon Instagram. Merci à vous tous, c'est Coé officiel si vous voulez me suivre sur Insta, sur Twitter, Cory officiel aussi, suivez-moi je vous follow, follow, me follow, follow me and I follow you back. Follow oh, back. Yeah, yes, because I follow you now, I's follow people on, the, on the Instagram yeah. and, and, mm. we, and we are at 1.5 billion. Billion. Wow, billion. billion, On va arriver à 1,5 milliards sur ma chaîne YouTube ah, demain pache. ou après-demain. On est à 1 milliard 499 millions. Ouais, si je dis pas de bêtises. C'est chaud quand même, non Imaginez en vidéo vue, ça commence à faire du monde, Merci hein. à vous tous pour vos messages que vous me laissez. Sachez que quand vous allez sur le Facebook, quand vous allez sur Twitter ou sur Instagram, quand vous allez dans message, je vois vos messages. J'essaie d'y répondre le plus possible et un petit smiley, mm. un petit cœur Snapchat, c'est pareil Koyof. Donc merci pour vos gentils messages parce que je vous assure que tous les soirs, il y a des moments, des fois je rentre, je suis oh, pas content de l'émission, ouh, oh, pas content de tel truc ou des fois oh, on est un peu fatigué, je lis vos messages et c'est toujours adorable. C'est beau, c'est beau Je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment gentil Je stouffe par exemple, pas mal parler Je rentre, je chafouin <rire> ah, là, que, euh, toujours, je... je parle toujours très bien J'ai la trace de ces crocs dans mes, mes bras <rire> tu vois Encore ouais, les crocs Dans, les, dans quoi, les mollets, quoi, il y a des dents qui restent coincés dans les mains Elle barrage des steaks bah, Des fois je suis pas bien, hein, je rentre chez moi Je suis un peu meurtri, balance ta stouffe Donc je suis un peu, je suis pas bien et ben J'ai envie de te défoncer Je lis vos messages et je me sens mieux Dans quelques minutes, qui sera là On sera en Facebook Live en même temps Vous pour entendre le nouveau single Mais pour l'instant, le qui se J'accueille à ma gauche Pesant dans les... Lucie, tu veux que je dise combien ah, ah, bah, elle, elle, a... A... <rire> elle a un double appel, ah, un double appel Je fais chier peut-être okay, Je vais revenir après Guy Claude C'est plutôt poids, que de dormir Allô et d'hypnotiser ah, l'écran ah, Lucie ah. oui bah, Quand tu veux, excuse-nous Qu'est-ce qu qu que tu faisais là Euh, non, j'avais ma mère en double appel. Oui, mais bon, enfin, écoute, <rire> si on commence à appeler toute la famille, euh, on ne s'en sort plus. Sortir, Maman, non, quoi, non, elle, je ne sais pas, tranquille. Mais je lui avais chez toi, alors que toi, il voulait m'écouter. Ah, Remets-moi la, la musique euh, de Rocky, s'il te plaît. Lucie, de oui. Tourcoing, mesurant ouais. dans les 1 mètres, combien 74. 74, pesant dans les... Vas-y, tu racontes ce que tu veux, on vérifiera pas. 50 kilos 50, je t'en 55 kg voilà. Ouais, de l'autre côté, Zia, qui habite Cahors. Comment ça va, Zia Salut Coco, salut tout le monde Salut Zia Est-ce que tes parents Ils t'ont appelé Zia à cause des, des... Ah oui. Comment s'appelait les, les cités d'or Les cités c est c est c est Ah Zia oui Ah c'était oui. ah, oui. Banzia Et Tao Les cités d'or Je ne leur ai pas demandé Mais tu connaissais ah. pas Les cités d'or On n'a pas le même âge Enfant Déjà, on n'a pas le même âge, mais sache que le dessin animé, il repasse à la télé oui. depuis des années. Et il y a même une nouvelle version qui repasse à la télévision des cités d'or. Ah, ah, si ok et Ça s'amène de la cliquure Tout le cités d'or. Mais non, mais il n'y a, a pas de cliquure, Coco, je t'adore. Mais tout le monde les cités d'or. Ah. Mais euh, je ne pas demandé, mais je vais leur demander. Merci, tout ouais, suite. de Voici tout suite. Voici le « qui se sait ». Le principe du « qui se sait », je vous donne des indices. Le premier qui me trouve, qui se sait, gagne Une PS4 Pro. Une PS4 Pro. Vous êtes prêts okay. Attendez, oui, oui. je cherche les indices, je les trouve pas Allez-y, parle entre vous, en fait, comme si j'étais pas là si Tu les je veux Je trouve jamais ces trucs-là, ça me saoule Tiens, Merci alors. beaucoup, Michel On y va On lui met des Oui, bonne chance, Lucie Oh, bon, c'est bon, bon, bon Ah là bon là, vous n'avez pas l'esprit guerrier, là Dis pas bonne chance, dis, je vais t'abouffer <rire> la PS4 la ps allez-y ça, ça c'est bien, ah, ah, bien ah, voilà. Lucie, j'aime cet esprit Pierre de Coubertin, je vais te défoncer, très bien Voilà Premier indice C'est long et dur, mais ça peut être mou aussi La quiquette. Direct. Bon bah, bah non, ce n'est pas la quiquette. C'est qu'il boit la quiquette. <rire> ce mot je l'ai pas entendu depuis longtemps. Moi j'ai la quenne. Quiquette Quoi, Quoi? Mais oui, pourquoi j'entends rien au niveau du téléphone C'est moi ou on entend que dalle Non, c'est toi. Mais non, moi, on, on a tous entendu, entendu la quiquette aussi. Ouais, on a tous ouais, entendu la quiquette. La quiquette, mais c'est le Ta quiquette, elle a dit. Ah, ni la mienne ni celle de quelqu'un. Donc deuxième indice. Et vous verrez pourquoi, deuxième indice, ça pue de ça une nerf. <rire> ça pue de ouf. ouf. <rire> C'est long et dur, mais ça peut être mou. Ça pue de ouf. T'as qu'il y, qu y oh, hey ça a. Non, ouais Ça va, va arrêter, on dirait des enfants de 50. <rire> <rire> <rire> T'as qu'il y oh a. <rire> Du saucisson, voilà, heureusement que vous jouez Non, c'est pas du saucisson, on continue, on donne moi des mots dit, Moi j'aurais dit un poil de cul <rire> De coco Placé à côté de la quéquette <rire> Non, non. C'est pas dur Ça s'avale, mais faut pas en abuser Ah, non, euh, la quéquette la de Le non. jus de noix de coco dur, ça ah, Lucie, tu as dit quoi Moi j'ai dit le jus de noix de coco Le jus de noix de coco C'est long sûr. et dur du jus de noix de coco Et ça pure Non, bah, bon. ça, ouais, ça en fait. Il y a un peu de moisie dessus mais c'est pas grave. Ah, un poil de quiquette. Ouais. Un, un fromage oui. Mais lequel ah, le bleu. Non, c'est long et dur mais ça peut être mou. Ah, non. C'est fait à partir d'un de liquide blanc mais c'est pas du lait de vache. Mais, qui, mais il est écœurant ton, ton truc-là ah, Oui, c'est fait Alors, pour. Mais long, à fromage... Euh, je sais pas... À fromage euh, Le bris Non Long, dur Long, mais... Long, rond Long, rond, dur Mais mou, dedans Mais mou, dedans Long, mais mou, dedans Ça pue Elle peut être de Noël Ah, oh, je vous aide La bûche oui. Donc, donc... La bûche de chèvre. La bûche de chèvre. Ouais oh c'est bon, c'est gagné. Ouais oui la bûche de chèvre. Eh c'était ça. C'est long et dur mais ça peut être mou c'est <rire> ça ça, ça vaut le ah. mais faut pas en abuser du fromage, il y a un peu de moisie dessus. C'est un liquide blanc mais c'est pas de la vache puisque c'est de la chèvre. Ça pue de ouf. Et ça peut être à Noël, la bûche, ta bûche de Ah, c'est réglé, Zia. La PS4, ma chérie, on te l'envoie à oh la maison oh Merci. PS4 Pro, je te fais un gros bisou Je t'embrasse, à bientôt des gros bisous, Coco, bisous, ma belle, Je t'embrasse, Lucie, je t'embrasse fort aussi Moi aussi, je t'embrasse fort, gros bisou Tu vas partir avec des cadeaux, on va te filer euh, Guy Clodo Standard qui va galérer Tu sais fait, pas, pas, je... Va te filer, <rire> quoi, je te le file directement Dans, un... <rire> Dans 3 minutes, Kinvey sera avec toi Et en live sur Facebook Live, va tout de suite Bougez pas Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie sur Énergie Est-ce que vous entendez les plus gros it, toute la journée toute la <t 'un>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 addition en magasin you like things tonight the night i made no promises i can do all the things that i could do for you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 Sonteureuse pas falce son sissale Quand elles sont baladeuses tu les prends dans la gueule Elles sont vues bien souvent il y des gens qui la gagent Quand deux on les met à couper il y des gens qui les demandent Donne-moi ta main ma la scène une ronde une ronde une chaîne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 s'installe chez Koei sur Énergie. Ah Ça y est Ça y est Kimbe, Kimbe, Kimbe, Kimbe, Kimbe. Il est là Comment ça va ben, Ça va bien, et content de te retrouver. Ah, ça me fait plaisir. Il est directement venu avec son petit gilet orange. Et puis jaune, mais c'est jaune de chez Magasins, il a pris l'orange. Ça me fait plaisir de te voir. Bah, alors, ouais, aussi, alors on parlait de cette petite barbe, j'en ai beaucoup parlé, hein. On va on va ouais. dire les choses. Bah, bah, dire les choses. Il m'a envoyé <rire> un petit message qui me dit, il m'a dit écoute, je veux bien tout ce que tu veux. Mais je vous jure que c'est vrai. Un petit SMS, je pourrais vous le montrer. Mais si as l'intention de me raser la barbe, oublie <rire> Je connais Non Il... je suis content, je suis content j'avais envie de changer de gueule J'en ai marre, tout le monde voit toujours la même gueule Mais moi je la vois vraiment tout le temps, donc j'en avais marre Non avais... mais la barbe c'est l'avenir, t'as raison commence parce que C'est vrai que toi tu te la tailles mais qu'est-ce que c'est cette taille Ouais, j'aimerais bien faire cette forme là mais comment tu fais c'est plus long là moi bah ça il faut laisser pousser c'est con mais c'est c'est c'est Est-ce que est-ce Est-ce que tu peux lui dire d'arrêter de faire cette espèce de collier Le collier rasoir tu te fais un collier mais qu'on dirait on dirait un truc d'histoire de l'art là gauche tu un artiste là tu as un prof d'histoire géo le gars il arrive pas quoi C'est que un... si tu attends ouais. Bah si en bah, bah, si, bah si les gens en fait quoi je suis dire. Mais non mais il a un double menton un peu. Non non, ah, non. là c'est voilà c'est triple. J'ai pris, pris un peu. Mais non mais bah il avait le même et puis ça il y a des gens bien <rire> qui l'ont. Oui euh, mais la il avait pas de barbe. <rire> voilà. Oui voilà. voilà. Jeff, mais non mais vraiment ça se laisse pousser et laisse suivre los là en dessous. Il y a plus d'os, il y a plus d'os. J'ai plus d'os. Il y a un pyjama et des trucs de dormir. La prochaine fois je te fais ta barbe. Qui devait notre invité, je le disais 8 album qui arrivera en 2019 8 e c'est ça vas-y les titres des 7 premiers vas-y dans l'ordre phénomène carpe la vie est belle on joue des monts saltimbanque là où le vent me mène 7 ah oui 7 c'est moins fichier pour le 7 les tatouages on en est où parce que je me souviens de 1 à tatouage par album je me suis sur les chemises maintenant je suis arrêté ah il n'y a plus de place Si, si, si, si à la place, je il y a de la <rire> place que je suis arrêté On est en Facebook Live Oui, on, a, on est en Facebook Live Ne, ne me, me, me préviens pas Ne préviens jamais non, hein, Ne préviens jamais Parce qu'il comptait de se foutre à poil Un jour, mon... ce mec nous mettra en direct sur TF1 On se rapporte Je te ah, juste avant, mais c'est pas grave On est en Facebook Live, on fait un gros bisou Regardez, si vous voulez nous voir et télé les vidéos en même temps Facebook Live, Corée oh. officiel Énergie officielle Venez nous voir, vous vous verrez qu'il... Donc, on s'est arrêté à quel album Je me suis arrêté à L'Aulevent Momène Pourquoi tu n'as pas fait plus Parce que cette voilà Bah voilà. tu t'es fait chier à écrire des longs titres non, mais quand il fallait ça. faire sept J'ai été déçu donc je le fais pas. C'est personnel. Tu par Parce que c'était pas le résultat que je voulais dans ma tête, je me t'ai fixé un truc et je me fais, je me fais la... C'est comme ça. C'est <rire> ouais, <suis> ouais. <rire> okay, mais... pour ça que là ça s'appelle thérapie. Ouais. Ah, ou après autre chose, okay. après, Alors non, non, justement, thérapie le nom de l'album. Pourquoi Vraiment là Vraiment plomber l'ambiance tout de suite. tu vas la plomber vraiment ou un petit peu Non, mais attendez, c'est aussi ça, c'est important. Bon, je... alors c'est le, le single et le single qu'on va faire là, il s'appelle Je courrais, Je courrais, c'est pour ma grand-mère qui est partie. En fait, je m'en veux, tout tout part de là. parce qu'en fait, c'est euh, on était pendant la tournée Là où le vent me mène à l'époque et j'étais en plein roche, et, et une tournée vraiment c'est fatigant, C'est kiffant de ouf, il y a que ouais. du plaisir mais c'est au, au niveau au, au, épuisement c'est ouais. c'est et je devais aller voir ma grand-mère le dimanche. Et j'y suis pas allé parce que j'étais vraiment fatigué je me suis dit j'irai la voir le lendemain Le problème c'est que ma mère m'appelle le soir en me disant que ma grand-mère est partie Ah donc tu t'en es voulu J'en ah, ouais. suis beaucoup voulu et, euh, et je suis pas dans genre à vivre avec des regrets à la base en plus Et limite je me suis senti égoïste Moi qui normalement me catalogue me pas comme ça et euh, ça a déclenché un petit truc dans ma tête en me disant que ça serait vachement bien que je profite aussi des gens c'est bien de vivre son rêve je, suis, je vis mon rêve et c'est magnifique et tout et je pense que l'harmonie que j'ai avec le public c'est cool parce que je leur fais du bien aussi et puis me font du bien aussi mais il y a d'autres gens qui m'aiment et qui euh, qui sont dans ma famille ou des amis auxquels peut-être je ne prête pas autant d'importance j'arrête là sinon on vraiment Non pas ai ah, mais, mais c'est intéressant. intéressant. Mais bien sûr très bien. Mais carrément, carrément. Patrice, c'est juste que c'est le départ d'une thérapie. Mais c'est très bien et tu as et tu as complètement raison. Mmh. C'est-à-dire que même moi des fois je me suis fait cette remarque aussi euh, voilà, c'est des fois on passe plein de temps à, à faire des émissions, à faire des tas de choses, à les mixer, à faire des one man et puis des fois j'ai Voilà. c'est voilà, oui, tu as, as raison. Ah, c'est très bien. J'ai envie qu'on fasse une thérapie tout de suite. <rire> oh merde. Là, de suite, ouais, ouais, ouais, ouais. On s'allonge comment dans une thérapie, on allait les... Bah allongé c'est sur le dos, Comment Par définition. Et détends-toi, donnez-lui donnez-lui un micro. On n'a pas de micro, mais on n'a pas un truc je veux qu'il se détende. Qui si. ne veut détends-toi, voici la thérapie. Vas-y, tu me mets une, une musique de Merci beaucoup. Je suis psycho. Vas-y. J'ai pas eu le diplôme pour log. Donc je suis psycho. Je, je, suis, psycho. je suis complètement psycho, les gens le savent, hein. Et tu t'appelles Mathias C'est fini Mathias Kinevé, bonsoir C'est cool, un film, il n'y a que trois personnes qui voilà. le connaissent <rire> joke. Kevin, bonsoir Bonsoir Nous allons nous servir de ce moment pour répondre honnêtement Je veux que tu sors de là en te sentant mieux Je veux que tu chantes avec tout ton coeur dans quelques minutes D'accord Kinevé, comment prenez-vous les messages des haters Oh, tu sais que je m'eball les s euh, je... <rire> je suis je, je rappelle que je suis psycho ah, voilà. s'il euh, vous plaît donc parlez moi donc, mieux je, je, je n'y prête euh, pas pas d'importance dans le sens où euh, en fait je voulais juste qu'ilsaient quand j'ai fait fucking V je voulais juste qu'ils aient une utilité jelie quitte quitte à me faire chier m'a essayé de me faire chier qui qu soit utile quel est le plus beau message qui vous ait fait rire de haters euh, qui ne tiendra pas un été parce que maintenant je rigole beaucoup <rire> quel est celui qui aurait presque pu vous faire de la peine monsieur vais presque puis me faire de la peine. Euh bien joué le playback raté au énergie musical world. Alors j'avais pas de micro. <rire> je voulais y revenir. <rire> cette, cette, cette, frère, <rire> cette panne de micro des Enema, ouais. de 2013. Ouais. L'avez-vous digéré euh, ouais, maintenant dès que je fais une télé, je fais du playback comme ça moi je me fais pas chier, je suis sûr que même si ou pas mon micro, je m'en balais quoi. Patrick Druel l'a très bien fait la dernière fois, personne oui, lui en a dit origine. C'est Ce besoin de de parler de bébé, Kevin De bébé Je parle pas de bébé, moi mais ne, mais ne pas en faire Ah, tu veux vraiment savoir pourquoi C'est cacherait-il un zizi fainéant Non, je suis juste stérile, en vrai Non, mais <rire> <si> tu veux <rire> Plombe l'ambiance à chaque mais sérieux, <rire> mais Non, mais tu me poses une question, je suis en thérapie, je réponds <rire> Ah ouais, on se livre à 100% bon Ah ouais, je Alors je peux plus de ans. je n'ai plus de testicules. mais ça fait ça fait 15 ans que je suis avec la même femme. Que ce 15 ans que je kenne sans préservatif. Imagine-toi bien que s'il y avait dû avoir bébé, il y aurait bébé et elle elle en a. Donc j'imagine bien que c'est pas elle le problème, donc c'est bien temps en moi. En même temps, vu ma gueule, faut mieux pas que jamais. Ah non, ça va pas dire ça. Tu as une belle barbe. Tu as vu Encore tu as pas vu mes couilles. On passe de passer bonsoir. On est toujours filmé. Oui, toujours. on est toujours filmé. On ouais, est toujours sur Live. Kevin, d'où vient d'où vient ce goût pour les tenues extravagantes Je vous ai manqué hein. Oui, ouais, ouais, ouais. ouais. D'où vient ce goût pour les tenues extravagantes Mais pas parce qu'on porte du orange que c'est extravagant, ah, si, Je ne le... parle pas que d'aujourd'hui. Ah ouais. parce que je te rappelle que tu es venu chez moi la dernière fois en jaune poussin ah, oui, c'est vrai. Les voisins s'en souviennent encore. Mais j'aime bien mais j'aime bien les gens qui, qui se voient et au moins quand je marche dans la rue, bah, les gens m'en m'écrasent pas. Mais non c'est juste parce que c'est joli Monsieur V, oui. êtes -vous un homme fidèle en amour Oui, oui ça fidèle. tu sais ouais. Même mon amitié, en amour, tout Même avec mon chien je suis fidèle Comme un chien de toute façon <rire> Ce retour, <rire> un dossier plus personnel et plus douloureux Kevin Ça m'avait manqué Vas-y Ce retour incessant de la cigarette dans votre vie Ah je suis plus mec Ah, bon arrête ta question direct, c'est vrai j'ai ouais, arrêté de fumer et je voudrais plus jamais ce matin. J'ai arrêté avec un livre. Non, c'est vrai, c'est pas des avec, avec un livre, avec ouais. un livre. Ouais, <rire> bah, une fois que j'ai lu euh, oui oui, oui, <rire> oui, à ça avec 350 pages, j'ai fait Aïe Et comment on arrête de lire avec un livre Bah en bah, fait, je fume le livre. Et tu dégoûté. Non, en fait, c'est le livre il t'explique tout ce que tu sais déjà sur la cigarette mais que tu veux pas t'entendre parce que tu es fumeur et puis à la fin, tu à la fin du truc, j'ai plus arrêté jamais je fumerai. Ah non, vraiment ça c'est du grand Depuis 3 mois là C'est 5 minutes oh, 3 mois 3 ah, mois c'est bien Et t'as pas compris Merci mesdames et messieurs bon, Kevin je peux en mettre... bon, non. Si cet album Était froidement accueilli Vous le vivriez comment Pas bien vous... Attendez laissez moi Vivriez Vivriez Vivriez Vivriez Comment tu vas le vivre <rire> un un doute, Comment tu bien. le vivrais Comment tu le vivrais toi euh, pas, pas bien mais pas euh... Ça dépend ce que t'appelles Pas bien accueilli aussi pas bien accueilli, c'est-à-dire que ça leur plaît pas ou il y' a pas, en fait c'est, est-ce que ça leur plaît pas à ceux qui l'ont pris ou il n'y a pas assez de vente Genre c'est accueilli comme ça Genre, genre il n'y a pas mélange du Ouais, bien, tu vas un fou, mais par contre les gens s'ils l'ont écouté et ça leur plaît pas, ça me ferait plus chier parce que faudra que tu l'écoutes en ce cas, mais il est il est différent et mieux, c'est très bizarre cette musique, j'ai l'impression d'aller me faire masser. C'est d'après c'est un supplément. <rire> <rire> Reste oh. avec nous, Kinve notre invité le titre en live dans un instant. On est en live sur Facebook Live ouais. en même temps. Tout à l'heure et hey, j'ai vu tu fais tu fais du crossfit toi Ouais. On va en parler ça, ça aussi. Restez là, il est notre invité, je suis très content qu'il soit de retour. Vous allez découvrir le nouveau titre de Kinve dans quelques minutes. Tu le connais par cœur Le mien oui, oui. pas sûr. Tant mieux. Where do I go when I'm listening? Letting out with your in the air, I'ma go through your stuff. Where do put the running into let it? I saw a girl like a person. Where did love go when all is said right. I'm going yeah. go through your stuff. Where did love go? Facebook, merci beaucoup, 2 900 000 Kinvey, le nouveau titre dans un instant, qu'est-ce qu'il y a Ils sont chaudes patates. Ne te chaudes. plains pas, ah tu un ah non, aurais un public Beaucoup de messages de gens Contra qui disent qu'il un gilet orange, mais pourquoi n'a-t-il pas mis un gilet jaune <rire> Le gilet jaune est dans ma voiture, mais je suis... Je sais qu'il faut pas en parler, je m'en bats les couilles. Mais pourquoi oui, vous m'en oui. parlez Je sais oui. pas, ça, ça fait des bains. Moi, je suis très très pour ce qu'ils font, c'est très bien qu'ils continuent. Non mais ça fait débat Il y a plein, plein d'artistes Ce position oui, oui mais Parce que De toute contre... façon Les contrôles fiscaux Ils m'en font chacun Donc ils peuvent continuer Oui contre le fiscaux Je m'en font plus De toute façon Je suis plus un Contrôle fiscal Je ne suis pas Je suis pas, pas un Contrôle <rire> fiscal Gilet jaune Votre combat est très louable Et c'est très bien Et même tous ceux Qui vous critiquent et Qui vous parlent bien Sur votre gueule Quand ils auront Tout ce que vous avez Pour le tout ce que vous... pour quoi vous vous battez... Oh merde Quand je vous vous, un... vous battez, ils sont bien bien contents de l'avoir. Ah, C'est vrai, je suis d'accord. je sais pas s'il y a des gens qui sont contre... Ah si si, si, moi je vois sur les réseaux, il y a si des si. idiots genre... Ah ouais, ah, il ouais. ah, ouais, y a vraiment des idiots. Contre oui. les gilets, contre gilets jaunes Contre le fait de, de que des gens se, se battent et prennent position, pour dire qu'il y a trop de taxes, je peux pas persuader qu'il y a beaucoup ah de ça. Si, si, ah c'est c'est, tu il y en a qui disent ouais mais c'est comme ça. Je te jure, je vois ça. Ouais mais c'est comme ça mais mecs, heureusement qu'on se dit pas ouais. tous c'est comme ça si on tu fais plus rien. Il y a des ah résignés non. dans la vie. Mais c'est surtout ouais, quelqu'un ouais. mais il y a des résignés, mais il y a des gens qui, qui, qui ceux qui sont résignés sont ceux qui peuvent encore payer parce que je pense oui, qu'il y a beaucoup gens ça. Ouais. Oui. se battent parce qu'ils ne peuvent plus payer. Ah bah oui, ils sont dans une situation où ils sont pris à la gorge et, et que voilà, on a tous vu des débordements dans certains endroits de France. On a beaucoup dit casseurs et gilets jaunes. Moi je pense qu'il y a une, des gens entre les deux oh oui. qui sont pas des casseurs, qui ne l'ont jamais été de leur vie et qui à un moment donné bah, se dit c'est maintenant ou jamais et qui ah, se ça. disent qu'ils pourront pas payer les écoles des gamins, ouais. qui ne pourront peut-être pas payer le, le loyer, etc. et qui à un moment donné passe de... Ouais. Et, de, et vont dégrader même si c'est des gens qui n'ont ouais. jamais dégradé de leur vie parce ouais, ils ont... tu regarderas ça va même encore plus loin c'est que ils sont obligés de, de, de faire ça le samedi parce qu'ils sont obligés de travailler la semaine oui, ça veut oui, dire oui, oui, ils sont, ouais, ils sont ouais. en grève obligatoirement le samedi sur leur seul jour de repos ça veut dire que si tu vois, quand tu le fais tout le jour tu te dis bon t'as pas envie d'aller bosser tu peux te dire ça oui. si t'es si vraiment une langue de pute de, une langue de pute hyper mais euh, mais par contre si tu es si, si vraiment tu prends ton seul jour de repos là où tu devrais ouais. te détendre et tout et, pour ta aller ouais, et ta famille pour aller manifester là moi ça, ça, ça s'appelle porter ses couilles mais après oui, c'est vrai Bravo, ah, bravo Bravo C'est la lutte bravo Alors, On ne voulait pas parler de ça Mais euh, je voulais juste vous faire écouter un son Que j'ai réentendu ce week-end Qui est très étonnant et pour les plus jeunes ça va pas trop vous parler C'est l'actualité quoi Oui mais c'est oui, l'actu ouais. euh, Juste un son de Coluche, on est en 81 ah oui, bah, ouais. son, oui. 81 c'est pas là C'est pas hier, c'est il y a 28 ans Écoutez juste le son parce qu'il est il est, il est il est un petit peu troublant Il aurait pu être enregistré Je vois qu'il y en a une dans le public qui fait Tu pas qui c'est Non, tu sais pas qui c'est Putain, un humoriste avec une salopette Tout n'était pas dans le look, mademoiselle Il était Et il, il, il disait un truc On pourrait croire que ça a été enregistré hier, écoutez On est dans la merde en France On est dans la merde C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va J'ai gagné du pognon et je, et je le dis tout le temps Et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à suivre. C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qu'ils ont cela là Ah merde, on leur prend tout leur pognon Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu 80 C'est fou, ouais. c'est incroyable Et après, accident de moto C'est fou, oui, oui ouais. Bizarrement aurait... Attention, monsieur Kinvey Après, dans un instant, vous allez chanter Êtes-vous prêt ou pas Et vous allez surtout I'm me dire Est-ce que vous l'avez tweeté ou pas J'ai une série de phrases mmh. Tu me dis si tu l'as tweeté ou pas D'accord Les bimbos me laissent de marbre Nabila, c'est non Attends, parce que finir, Nabila, c'est non, il n'y a pas de discussion possible, autant parler à une canette de coca, c'est plus rempli. Alors, c'est pas tweeté comme ça du tout, moi j'ai tweeté une réponse à Nabila qui a vu ça sur un article, j'ai jamais dit ça de Nabila, je ne parlerai pas d'elle, parce que j'ai n'ai rien contre elle, je la connais pas en plus de ça. Par contre, oui effectivement, tout ce qui est bimbo, donc, Quand on dit bimbo, on dit corps de rêve et rien dans la tête, c'est pas un pré, c est, c est, pas de préjugé envers les gens il a du tout, oui. c'est juste que les gens sont qu'on appelle bimbo sont censés être comme ça. Moi ça m'intéresse pas, je préfère parler d'une canette de coca, ça c'est vrai, mais rien contre Nabila, c'est la, la personne qui a fait l'interview, qui a fait un, un raccourci. Très et bien. Euh, elle, elle te répond la canette <rire> voilà. Attention, elle, tu <rire> tu dis, je suis rentré derrière, <rire> oh, tiens je vais regarder la télé, Laisse tout passer. on continue. <rire> L'avez-vous dit ou pas, niquez tous vos races, pas de clip vendredi ni d'album, je m'arrête C'est ça, c'est dit ça Ben ah oui C'était quoi, c'était le de de... Ouais, c'était Fucking Way, en fait, je me suis dit, et qui, qui quitte à le faire, il aiment bien la violence, donnez-moi de la violence Moi, je préfère la paix, mais donnez-moi de la violence Là, tu dis ou pas, Rouen, c'est un peu comme Kingston en Jamaïque avec moins de soleil. J'aurais pu, mais non, non Tu ne l'as pas dit. Là, tu dis ou pas... J'ai douté tellement, c'est quand j'ai douté Là, tu dis ou, ou là tu tweeté ou pas Si je ne suis pas disque d'or avec ce titre, je me coupe une couille. Non Tu moi, c'est pas non. Ouais, on joue pas avec ça. Hein. Non, je peux pense... ça marche pas fort. Donc c'est pas Le fonctionnement, il y un problème. <rire> en plus là tu dis ou pas Si c'est ceux qui parlent le plus de sexe qui en font le moins, rien qu'avec les paroles de mes chansons, je devrais être plus haut. Oh putain, c'est possible mais non, je crois. Si Je dis ça Non non, je dis non. Non, tu l'as pas dit. Là tu dis ou pas J'ai bien dit dit et pas écrit. « Remets-moi un tonneau de rhum, litchi, coé, demain, mais pas moi. » Oui, ça je dis Dès qu'il y a un dans la phrase, de toute façon, je l'ai dit. Oui, il l'a dit. À la <rire> réunion il y a deux ans. On était là-bas et il a fait honneur. Qu'est-ce que c'était bien. <rire> oh là là, c'était... Oh, c'est vrai voilà. Allez, on se fait le titre en live tout de suite ou après Tu veux le faire quand Michel, c'est toi qui décides. Moi, j'aurais bien aimé le faire après, parce que je voulais écouter un truc. Allez, bah, tu Si tu préfères écouter Digi-Steak ah. à ah. qui le ah. C'est ah. ton problème Sache que c'est très désagréable Parce qu'il est là Et il le prend mal Non c'est sur la question De timing Je t'en prie J'ai des titres et juste après, Kinvé va chanter. Et ensuite, on reparlera du... Du coup, que tu fais, comment ça s'appelle Crossfit. Le Crossfit. On en parle dans un instant. <rire> Voici le titre préféré de bichette à Kinvé. <rire> <rire> c'est pas vrai, Crossfit. Oh, écoutez, ça. monsieur, c'est votre avis, c'est sur vos goûts. Voici <rire> du J-Stake sur Énergie. Bien suavecito, bien bebé will oh, be dans un instant on va se faire ça après la pub comme ça vous aurez tout le temps de si Ouais, vas-y, recule, recule-leur. Mais si, c'est bien, on devrait se débarrasser de la pub, tu pourras chanter, tu pourras faire chanter le public, on va être à la cool. Ah, j'ai un petit histoire donc excuse-moi. J'ai un petit message. Non, j'ai un petit message à passer, je t'en prie, vas-y. Tout à l'heure tu as parlé de la tournée parce que je suis en tournée. Élysée Montmartre. Ouais, mais je fais non, mais partout dans toute la France et j'ai fait 10 dates parce que ça fait 10 ans mais c'est surtout parce que en ce moment, il y a des places à gagner en VIP pour aller me rencontrer après le concert sur mon site fuckingv.com. Ouais. C'est bizarre. Venez me rencontrer sur, voilà. sur fuckingv.com voilà. Donc il y a des places à gagner. OK. Voilà, c'est important. Sur fuckingv.com. Ouais, c'est ça. <rire> c'est très drôle. J'ai l'impression que c'est un pop-up fait... qui s'ouvre sur mon ordinateur avec <rire> un site ah, euh, en plein ouais. ouais. J'ai l'impression que c'est une, <rire> une <rire> fausse vidéo de mecs de trucs entre mecs fuckingv.com. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> les mecs les plus chauds de ta région t'attendent sur fuckingv.com. Non mais à la place du U on a mis un X pour pas choquer les gens comme fuckingv.com et vous irez le voir en concert. Donc à l'Élysée Montmartre à Paris, j'ai pas la date. Euh, non non plus. D'accord. À quand <rire> à Ramonville, à Ais, à Brest, au Mans, à Choucha, à Bruxelles. Ouais. Voilà, allez allez le voir sur scène et tout. Est-ce qu'il y a toujours les les, les, les camarades avec toi Toujours mais les deux, les deux frères ouais. ouais. Ouais. Et en plus ils vont faire la première partie. Est-ce qu'il y aura toujours le DJ avec toi, Jambia Oui bien. aussi, Flora me sera là aussi. Il fera après un parti. ce mec s'entoure de gens et il est fidèle avec eux à chaque fois et j'aime. C'est vrai, c'est important d'être fidèle. Regarde toi Jeff Miko pareil. Ouais, alors Jeff, c'est obligé, c'est familial. J'ai fait j'ai <rire> ouais. le... pas le choix, ah, il y pas le voilà pas choix. La... La... Bon Miko alors Miko, ça fait longtemps. Alors Miko, euh, c'est C'est question très... d'argent, c'est normal. C'est familial ah. aussi, j'ai ah. fait une promesse à son père il y a très longtemps de m'occuper de lui jusqu'à ses 50 ans, c'est vrai. Tu tiens ta parole. Tu es quelqu'un de très fidèle aussi, c'est pas vrai. Voilà, et après je le lâche, stouf, c'est pareil, c'est une fidélité. Non, non. Et, et Bordas euh, non ça s'arrête demain <rire> Là, Kinvé en live juste après et nous reviendrons sur le crossfit le crossfit on est d'accord c'est un truc très physique ah, c'est dur ouais. et eh bien nous dur. allons mélanger crossfit oui et chanson de Kinvé chanson oui. de Kinvé Crossfeed, je dis juste un truc, j'interdis à mon équipe d'aller réviser les chansons de Kinevey. C'est à vous de tous les connaître. D'accord ah, Toi, t'as révisé, t'as touché. Tout le tout monde a révisé, c'est pour un je instant, et c'est Kinevey qui sera le juge juste le avant juge. de chanter le nouveau titre. tout de suite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 Offre valable hors cuisine, conditions sur lapair.fr Claudio Capéo Ta son nouveau single Son nouvel album, Tant que rien ne m'arrête Disponible dès le 7 décembre Vous avez 66 millions de nouveaux messages. Bonjour Cédiscount, c'est Rémi. J'aimerais une PlayStation 4, un bateau un Playmobil, audio, un... une machine expresso, un smartphone, un une paire de basket, un ordinateur un portable, portable, un écran un plat, un aspirateur une... robot, un, un... multi-cuiseur. Profitez dès maintenant du Noël la volonté sur c discount Jusqu'à <rire> 50% d'économie et la livraison gratuite. Merci Cédiscount. Cédiscount, n'économisez pas votre plaisir. Voir conditions sur le site c discount Franchement, la prime de Noël chez Opel, je avais pas prêt.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 Y a c'est déjà trop tout me semble faux quand tu pas là ça ne compte pas quand tu pas là toi là où les mots vous féminisme si tu l'entends ça je te parle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 Et avant le nouveau titre Que vous allez découvrir dans quelques minutes Nouveau titre Qui s'appelle Skouré Qui sera en téléchargement Sur tous les titres de téléchargement oh, sera euh, On fait un gros bisou Suivez-nous maintenant live sur Facebook Live Si vous n'étiez pas avec nous Vous allez voir le titre et l'entend dans quelques minutes Et il sera donc en téléchargement légal à partir de minuit ce qui paraît. C'est bien, c'est bien, tu étais beaucoup ouais. courant. Heureusement qu'elle est <rire> Jennifer. Ah, Jen. Jennifer. Bon. ah Jennifer. Ah Jennifer. jolie Jennifer. Ah Elle est belle est... Elle ah. plaît beaucoup. Ouais, oui, c'est ah, la plus belle qu'on ait. C'est ouais. <rire> ouais. pour les autres qui écoutent dans les collègues. Ça frappe. C'est une des plus belles qui vient de nous voir Tu vas avoir beaucoup d'artistes dit dans c'est vrai. Bon mais Jennifer, tu es en forme. Tu vois bien Minuit alors, sur tous les sites de téléchargement tu as vu, elle a des beaux chouets parce qu'ils sont propres aujourd'hui <rire> Tu as fait un shampoing, il dit, Kinevey Non, fait un un tout à l'heure, je lui fais une de beaux chouets Elle me fait « ouais, je les ai lavés » Ça faisait 12 jours, ouais 12 jours Elle adore qu'on l'affiche, elle adore ça Attention, sa, le, sa le titre de Kinevey dans un instant Mais comme tu fais du crossfit, en fais combien euh, Deux fois par semaine, c'est bien Donc c'est un truc où on soulève des pneus et tout, etc Ouais, c'est ça ah, C'est ouais. physique Nous ouais. allons faire ce soir le crossfit Ah, Je suis très content de pas jouer. Hein. Le principe du crossfit, je mets on met des chansons, c'est plus moi qui est la manœuvre, c'est c'est Sabichette. Quand la musique s'arrête, quelqu'un de l'équipe qui sera désigné avant devra continuer. Oh, S'il y arrive Il aura droit à sa grande frite du McDo C'est ça le cross frite Ah c'est pour gagner Ils sont contents S'ils gagnent des frites Oui, ah, oui ah, Dans bah, son oui. équipe oui. Ah, Par contre Si jamais il se trompent dans les paroles Ils se prennent Un coup de frites euh, De piscine ah. Dans la gueule Par toi C'est très très gentil D'accord Ne te trompe pas mon ami oh, oh, Attention tôt. Et d'ailleurs ouais. Nous allons jouer Avec Jeff Ouais, voilà. ouais. On va Une dure Une dure Une dure Une dure, non, euh, une dure. Une dure tu veux Allez. voir Ah ouais, ouais. ouais. Mais Non une fois Tu vois ça Que Et que la, la connaît personne maximum quand semblant dans sa le horizontal. Oh C'est pas ce que c'est, c'est pas ça C'est pas, pas, pas, okay, ah, pas, pas, pas tellement que tu, tu lui fais mal avec la frite, c'est qu'il a surtout pas les vraies, c'est ouais. ça qui fait chier. <rire> Attention Stouffe qui s'est entraîné ah, toute l'après-midi. J'irai doucement, j'irai doucement, j'irai doucement. Non, non, défense pas. Allez Stouffe Tape dedans, je suis pas ta mère. C'est quoi Je suis sûr que tu es celle que j'ai toujours attendu J'aurais aimé te pas dire que tu n'as jamais entendu Car mes yeux je t'aime est devenu bien Trop répandu Oh euh, Attends Merci si c'est ça te, te, te, En plein désert Je serai pas <rire> ah, C'est accepté non, Je valide mais c'est pris un petit coup quand même oh, Miko tu m'en une simple pour Miko Puisque Je découvre <rire> Nico il s'est arrêté à Johnny Après, il à Nico il s'était arrêté à allumer le feu Donc euh, attention On okay. y va. Ah si Ah si là Celle-là c'est mort On ce tomber Après, bon dans, dans les oreilles, oreilles. Mais décide, décide. <rire> je aller manger du miel. Bon, allez, j'en fais une J'en fais une. Tu une en veux une non, non non non je peux pas. Euh, okay. Non non. Ah non. non. Oh, Passe vite facile. Passe de la montée, j'ai passé, passé. Ah mais attends. On recommence. Ah avec la frite. décidé de prendre la vie du Pas comme ça, ça fait mal. Adorer sans je me sentais complexé !» Et quand tu veux. Ah je <rire> sais. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> non Honteux. j'étais prêt. Mais... Euh... Il, il a été sympa. C'est pas venu, bordel. Ah peux y aller. On me dit contre les gilets jaunes, tu peux y aller. Il prend il l'élan je crois. Dans un monde meilleur, on pourrait tous être Là j'en une autre en autre plus dans un monde meilleur on jugerait pas sur l'aspect on c'est l'amour qui nous Oh mec la pression <rire> C'est pas, pas là, là c'est pas là T'inquiète, t'inquiète mec là, le meilleur moment Ouais t'inquiète pas Boise T'inquiète voilà, Ils on sont on tous en train toi, de se chauffer somme, là On a sorti Il y a 5 frites ah. autour de toi qui se bougent T'as lit ta Ah il <rire> s'est ah, tué c'est bon C'est okay. bon, c'est bon Arrête, arrête, arrête Jeff, stop, stop, Bref, Jeff, Jeff Jeff Jeff Ah mais ça c'est son côté politique ah, qui revient Ah c'est c'est les bon origines Il y fait une prise de cache Les, oui, les vais... gars les gars ça oh, ouais, mais... nerve Love and Peace toi va t'asseoir qu'est-ce que tu fous par terre <rire> Qu'est-ce qu'elle fait tu fais par terre bordel tu peux tu... pas de la radio par terre Tu fais terre. ton intelligent alors Kinve allait chanter mets-toi en position voici mmh. le nouveau titre de Kinve et c'est là-dessus les amis que je vous rappelle qu'il faut aller le voir tour en tournée l'Elysée Montmartre partout allez sur fautequinevé.com <rire> l'album va sortir le 8 mars et à minuit ce nouveau titre sur tous les sites de téléchargement le Mais nouveau s'appelle Je Courais Je Courais Are you ready Yeah pour finir l'émission sur ouais Energy en live avec vous ouais Trop concentré à me faire aimer de gens qui me connaissent pas Ego sur ma carrière, Je ne voyais que ça Papillon de nuit Je laissais la lumière guider mes pas Toi tu mourrais d'ennuyer Moi je n'étais pas là pour toi Ce qui change pour moi C'est que demain le jour se lève Alors que pour toi Il ne se lèvera pas J'avais des hier Car je courais vers mon rêve que je regrette De ne pas avoir été là La la, coue, coue, je remets à demain. Je coue, Et je remets à demain. Coue, je courais. Je remets tes à demain. Je coue, coue c'est toi qui tombais égoïstement, je vivais mon rêve à 200%. Jusqu'à oublier que pour moi tu as toujours été présente m'enjai après que tu avais rêvé juin l'autre puissant je te chercher pour te dire ce que je n'ai pas pu de ton vivant ce qui change pour moi c'est exactement le jour où alors que pour toi il ne se lève pas jamais des eu hier je cours vers mon rêve que je regrette de ne pas avoir été là là là tu je courais scou je courais, Je mettais à demain Ou jecouais je courais je me mettais à demain Jecouais jecouais je mettais oui, mais c'est toi qui tombais tombé tombez tombez tombez tombez tombé, tombé, tombé, tombé, tombé, tombé. c'est toi qui es tombé tombé tombez oui tombais